Wattaqullaha alladhi tasaeluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba mab'ad assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu donc frères en islam bienvenue à notre conférence bien notre pour ce soir inchallahou subhanahu wa ta'ala ta euh, qu'on va consacrer inchallah à un sujet qui pourrait sembler simple mais peut-être que c'est pas pour tout le monde que c'est aussi simple que ça je sais que dans la n'est-ce pas Il y a des personnes qui viennent depuis longtemps, il y a des personnes à chaque semaine, il y a de nouvelles personnes qui viennent, qui partent, ainsi de suite. Ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau, donc parfois certains se plaignent et disent que le sujet aujourd'hui, n'est-ce pas, c'était quelque chose de trop simple. Et parfois d'autres... Ils disent que le sujet aujourd'hui c'était quelque chose de trop de trop compliqué et de trop avancé pour eux. Donc ça dépend d'une personne à une autre et c'est pour ça qu'on essaie de diversifier en quelque sorte. Parfois on fait quelque chose un peu profond, parfois on traite de quelque chose qui pourrait être considéré comme étant quelque chose de base. Mais tant qu'on est en train d'apprendre notre religion, incha'Allah, même si vous sortez de la halaqa avec une nouvelle information, c'est toujours quelque chose... Incha Allah Ta'ala de bénéfique. Donc aujourd'hui Incha Allah, on a décidé que bi'idni Subhanahu wa Ta'ala ce qu'on va faire Incha Allah en quelques minutes c'est que on va faire un rappel, un résumé, un sommaire de la croyance de l'islam. C'est quoi la croyance de l'islam C'est quoi notre foi en islam On croit en quoi exactement Donc ça pourrait servir encore une fois soit à nous en tant que musulmans ou bien même en tant que personnes qui connaissons notre religion. Ça peut servir de découvrir en quelque sorte quelques nouvelles informations sur notre religion, parfois même des réponses qu'on pourrait avoir à des questions qui nous viennent de certains non-musulmans et ainsi de suite. Et à la fin, inshallah, bien sûr, on va consacrer une période pour les questions, s'il va avoir des questions, « Inch'Allah, subhanahu wa tabaraka Donc, comme on sait tous, première chose, notre croyance, qu'on appelle en arabe « al-aqida », notre dogme, n'est-ce pas, est basé sur combien de piliers Six piliers. Nous avons six piliers. Il y a les cinq piliers de l'islam, ça, c'est les cinq pratiques principales. Quand on parle de la croyance, de notre dogme, de notre aqida, c'est ce qui est à l'intérieur à l'intérieur du cœur. Vous comprenez Toute personne dans ce monde, tout être humain qui a une raison, qui est normal, qui est en pleine capacité mentale, a une aqida, il a une croyance. Vous comprenez C'est quoi la croyance Ta croyance pour donner une définition un peu simple, c'est pas nécessairement la même chose en islam, c'est pas très précis, mais c'est seulement pour en quelque sorte vous simplifier les choses. Ta croyance, c'est ta philosophie de vie. Vous comprenez La croyance, laarida, le dogme, c'est la philosophie de vie. Il y a des personnes que leur philosophie dans cette vie là, ça veut dire la, la façon dont ils perçoivent la vie. la façon dont ils perçoivent cet univers, c'est que cet univers ne vient de de nulle part. cet univers ne vient de de nulle part, que tout existe par la simple, par la simple chance et que nous existons par la simple, par la simple chance. Vous comprenez? Il y a des personnes qui croient que bon, c'est pas vraiment important de se demander des questions sur cet univers et ainsi de suite, ce qui importe le plus c'est quoi C'est que tu essaies d'avoir une belle vie, de profiter de ta vie, peut-être un peu moins le volume, excuse-moi. Je peux diminuer peu pour qu'il y ait pas de la ré résonance dans le sang. Donc, il y a des personnes qui croient que tout ce qui importe dans cette vie c'est que on essaie d'être productif d'avoir un bon diplôme de Zaklakh, un bon emploi et ainsi de suite et ça s'arrête là. Il y a des personnes qui croient que toute cette vie n'est qu'une question de matériel. Une perception purement économique de la vie. Vous comprenez Toute chose, il va l'expliquer avec avec l'argent. Les gens font la guerre, c'est pour le pétrole. Celui qui a pas d'argent peut pas avoir de pouvoir dans la vie celui qui a de l'argent c'est lui qui va réussir tout s'explique par par l'argent va avoir des personnes comme de nos jours ils vont expliquer la vie ils vont percevoir la vie comme étant des comment ils appellent ça en français des subhanallah j'ai oublié le, le mot en français mais en tout cas n'est-ce pas que tu perçois que toute chose est comme ils disent en, en anglais Plot, c'est... Euh, conspiration. Que tout est une conspiration. Qu'il y a quelque chose derrière qui joue, n'est-ce pas, que tout ce que toi, tu fais dans ta vie, etc., tout ce qui existe, c'est une conspiration. Non, tout ça, c'est des exemples de croyances, de aqid. Et la façon dont tu vas percevoir la vie, ça va guider tes actions dans la vie. Parce que tu t'es mis un certain cadre, qu'il soit vrai ou bien qu'il soit qu'il ne soit pas vrai. Donc nous, en islam, nous avons notre aqidah qu'on n'a pas inventé, on croit que ça a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, et on croit fermement que c'est là la, la vérité, et que c'est la vérité absolue parce que ça vient du créateur des cieux et de la terre. On ne parle pas d'une théorie, on parle d'une croyance, d'une foi qui est à l'intérieur de notre cœur. Et cette foi-là, elle commence à partir de, de six piliers de base. Donc pour les nommer, avant de les détailler, première chose, premier pilier de la foi, « Al-Imanoubi » Billah, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu unique. Deuxième pilier, c'est quoi La croyance en les anges. Al-Malaikat wa alayhimu Numéro 3, les livres, wa kutubihi, les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 4, Rasulihi, croire en les messagers, les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 5, le jour dernier, la vie après la mort. Et numéro 6, al- Qdar croire en le destin la prédestination quelqu'un on va le voir Charlottette Hallï Ok, on va les répéter une par une, on va les détailler une par une Toute cette halaqa, on ne va, on va parler que de ça, donc on va les répéter une par une aller en détail Donc ça c'est notre, notre croyance Et celui qui ne croit pas en ces choses-là n'est pas considéré comme un croyant selon l'islam Parce qu'on va voir que si tu enlèves l'une bien l'un de ces éléments, tout le reste va tomber, ça ne sert à rien Vous comprenez Première chose, donc là on va répéter et on va aller en profondeur premier pilier de notre foi de croire en Allah qui est Allah bien sûr c'est notre créateur c'est le seigneur des univers le seigneur des cieux et de la terre celui qui a tout créé et celui qui a le contrôle de toutes choses dans ce bas monde ainsi que dans l'eau de là Allah c'est Dieu unique Allah c'est pas une autre divinité que nous adorons, c'est Dieu comme on dit si n'est-ce pas pour ceux qui parlent en français c'est Dieu pour ceux qui parlent en anglais, glace et garde et ainsi de suite et même les non musulmans arabes qui sont juifs qui sont chrétiens ainsi de suite quand ils prient Dieu ils vont le nommer Allah vous comprenez donc parfois tu vas parler avec un arabe va te dire insha Allah Hamdoulilah n'est-ce pas toi tu penses qu'il est un musulman tu dis Salam alaikum il va te dire excuse moi je suis pas un musulman chrétien ou juif ou autre chose mais c'est parce que ce n'est pas seulement les musulmans qui utilisent le mot Allah donc Allah n'est pas spécifique à l'islam ça veut dire Dieu ça réfère à notre créateur subhanahu wa ta'ala ta on va voir dans quelques instants, que même les polythéistes les ennemis du prophète sallallahu alayhi wasallam même quelqu'un comme Abu Lahab qui est déjà mentionné dans le Coran Karim tabat yada abi lahab wa tab même ces gens-là ils croyaient en, en, en, en un être qui s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala ta donc qu'est-ce que ça veut dire croire en Allah qu'est-ce qu'il faut faire c'est comme n'est-ce pas si on va faire ici une checklist comme ça n'est-ce pas avec faut tu vas causer tu vas avec avec des cacas n'est-ce pas Et tu vas cocher Une, deux, trois, quatre. qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut accomplir pour être considéré comme quelqu'un qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala selon vous Oui Reconnaître qu'il est unique et reconnaître qu'il existe avant tout, bien sûr, vous comprenez Bien que ça, en général, c'est quelque chose qui est considéré comme quelque chose, en général, parmi les êtres humains, surtout dans le temps, c'était considéré comme quelque chose qui était, qui était par défaut. Ça veut dire que la majorité des êtres humains, à travers l'histoire, n'ont pas vraiment débattu de l'existence d'un créateur de l'existence de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si vous allez lire dans le Coran, à travers le Coran, dans l'histoire de la majorité des prophètes, c'est très très très rare que des mécréants se sont opposés à leurs prophètes, à leurs messagers, en disant que Dieu n'existe pas. Vous comprenez Bien au contraire, ils utilisaient comme contre-argument contre ces prophètes, des arguments qui contenaient le mot « Allah subhanahu wa ta'ala ». disaient à leurs prophètes « Toi, un être humain comme toi, tu prétends que Dieu t'a envoyé. Toi, t'es qui pour que Dieu t'envoie Vous comprenez Des choses pareilles. Donc, ils n'ont pas, en général, à travers l'histoire, les gens n'ont pas renié l'existence d'un... D'un créateur. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on le mentionne C'est que de nos jours, c'est la mode. La mode du kouffur de nos jours, c'est de remettre en question est-ce qu'il y a un créateur, n'est-ce pas Les gens se sentent ou bien pensent être tellement intelligents, tellement scientifiques et ainsi de suite, alors qu'en réalité, même eux-mêmes ne croient ne croient rien du tout. C'est seulement, n'est-ce pas, un certain système éducatif, médiatique ainsi de suite qui a enforcé à l'intérieur des têtes des gens que ça, c'est la version officielle que c'est comme ça que tu dois être pour être quelqu'un en quelque sorte de moderne donc première chose c'est croire en un créateur qui est Dieu qui est Allah wa croire maintenant en ce qu'on appelle en français ça s'appelle la seigneurie que Allah wa il est le seigneur suprême alhamdulillah qu'est- ce que ça veut dire un seigneur quand on parle du mot arabrobi et le seigneur le seigneur c'est celui qui possède tout et celui qui contrôle tout vous comprenez parfois à l'échelle de la créature quelqu'un peut créer quelque chose peut inventer quelque chose mais il la contrôle plus vous comprenez ça va sortir de de ses mains il va la vendre quelqu'un il va fabriquer quelque chose il va la vendre après ça c'est ça ne lui appartient plus Allah subhanahu wa ta'ala il est Rabbul Alam il est le créateur de tout il est celui qui contrôle tout en permanence depuis toujours et jusqu'à jusqu'à toujours donc il' a rien qui sort du contrôle dans l' tu peux pas sortir des frontières c'est pas comme par exemple dans nos jours nous avons des pays n'est-ce pas avec des frontières et ainsi de suite dès que tu sors des frontières de ce pays là tu es sorti du ce qu'on appelle assol ça va dire le domaine de contrôle du gouvernement de ce pays tu passes à une autre législation à d'autres frontières. Allah Les cieux, la terre, toute la création lui appartient. T'as nulle part où aller. T'as nulle où Au partir. Parce que même le lieu et le temps ont été créés par Allah. Donc ça c'est de 1 un. Malheureusement, malheureusement, beaucoup de musulmans pensent que la croyance en Allah s'arrête à ce point. Vous comprenez Beaucoup de musulmans pensent que la croyance en Allah, croire en Allah, pense que ça s'arrête à ce point. Que, ah, c'est suffisant que toi tu vas croire, bon, Dieu t'a créé, t'es pas un athée. Tant que t'es pas un athée, et que tu dis, alhamdulillah, que tu dis, incha'Allah, c'est ça la croyance. Et ça c'est ça le, le monothéisme, le tawhid d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce n'est pas vrai. On va expliquer pourquoi ce n'est pas vrai, incha'Allah, ou ta'ala. C'est que... Encore une fois vous êtes libre d'aller à la maison de lire dans le Coran, n'est-ce pas et réfléchir par vous-même. Dans plusieurs versets du Coran, ça nous cite que les peuples antérieurs à notre existence, ceux qui étaient avec le prophète Sa same avec tous les autres prophètes et messagers, ne débattez pas vraiment deeux du concept de Dieu, est ce qu'il existe, est-ce qu'il contrôle tout, bien ce qu'il contrôle pas? Est-ce qu'il ne contrôle pas tout C'était rare d'avoir des personnes qui croient qu'il y a un être, une pierre ou autre chose qui, est indépendamment de toute chose, elle possède un plein pouvoir. Ce que la plupart des ennemis des prophètes ont rejeté des messages du prophète, c'est quoi C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul qui ait le droit d'être adoré. On appelle ça la « ibad » l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ta c'est pour ça même les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut nous citer certains des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de sa vie à lui qui sont connus oui Abu Jah qui d'autre passé Abu Lahab n'est-ce pas on a toute toute une sourah que même les enfants connaissent par cœur tabbat <coughs> yada abi lahabin watab n'est-ce pas Il est maudit dans le corps il y a un chapitre qui lui est qui lui est consacré qui parle de lui parce qu'il s'était quelqu'un qui était plein de haine contre le prophète sallallahu qu alayhi Qu'est-ce que ces gens-là ont rejeté du message du prophète Est-ce qu'ils ont dit on veut pas entendre parler de Dieu hein Non, ils n'ont jamais parlé de cette chose. Ils n'ont jamais dit que comme de nos jours, n'est-ce pas Il n'y a pas de place pour la religion dans la société ou autre chose. Non, ils étaient très religieux. Ils étaient très attachés à leur rite. Ils étaient très traditionnels. Le concept de Dieu était très présent dans leur vie. Mais le problème là c'est quoi C'est que pour eux, il y avait Dieu et il y avait d'autres divinités avec Dieu. Qui étaient, entre guillemets, des associés. Qui vont nous rapprocher de Dieu. Vous comprenez Donc, par exemple, tu veux te rapprocher de Dieu Toi tu es quelqu'un de mauvais, tu fais pas les bonnes actions, n'es pas tu un criminel, tu voles, je sais pas qu'est-ce que tu qu qu'est-ce qu que tu fais dans ta vie Donc là le شيطان leur a dit à la place que toi tu vas parler directement à Dieu. Tu te prends pour qui toi Tu es, es personne. Vous comprenez Qu'est-ce que tu vas faire à la place Va chercher un saint, quelqu'un de pur. Quelqu'un qui adorait Dieu beaucoup, qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala, qui faisait les bonnes actions, qui faisait la prière et ainsi de suite, maintenant qu'il est mort, qu'il est dans sa tombe, il est proche de Dieu, va parler à lui et va te représenter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez C'est ça le problème. Wa la insa'altahum kam Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim. nous dit wa la insa'altahum si tu leur demandes ça veut dire il s'adresse au prophète sallallahu alayhi Si tu demandes aux polythéistes man khalaqahum qui vous a créé? Allah. Ils vont dire c'est Allah. Dans l'autre verset wa la insa'altahum man khalaqa as-samawati Si tu les questions, s'ils te les interrogent qui a créé les cieux et la terre? Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est Allah subhanahu Mais qu'est-ce qu'ils ont dit comme dans l'autre verset? La seule raison pour laquelle nous adorons ces pierres, ces idoles et ainsi de suite, c'est parce qu'ils vont nous rapprocher de Dieu. Vous comprenez Tu as fait des péchés, tu as fait des erreurs, ainsi de suite. Prends un peu d'argent, va devant sa tombe, mets de l'or, n'est-ce pas Va sacrifier un animal et ainsi de suite. Et tu vas commencer à parler à cette personne qui est morte qui est dans sa tente, tu penses que cette personne-là va te représenter auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Demande à Dieu de me pardonner mes péchés et n'est-ce pas et je vais me prosterner devant toi. Je vais te faire, je vais faire pour toi, je vais t'aimer etc. C'est ça ce que Subhanahu wa ta'ala a interdit parce que ça ça s'appelle une ibada, c'est de l'adoration à un être à quelqu'un autre que Dieu. Que cette adoration là soit faite pour un prophète, n'est-ce pas Pour un ange, pour n'importe quelle chose, c'est ce qu'on appelle le polythéisme. Ça veut dire « billahi azza wa ta'ala ». Donc, là, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'elle veut dire Elle veut dire que, première chose, croire que Dieu existe, croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur de toutes choses, mais après ça, ça veut dire aussi l'adorer. Ça veut dire consacrer notre vie à nous, savoir que nous n'avons été créés que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la raison principale. Derrière notre existence et dédier notre adoration à Allah subhanahu wa ta'ala ta vous comprenez est-ce que est-ce que le concept est-ce que le mot adoration déjà il est clair parce qu'on n'a pas parlé d'adoration est-ce que est-ce que vous savez ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire adoration qu'est-ce que ça veut dire adoration ibada qu'est-ce que ça veut dire oui vouer un culte à ce qu'on croit ma ça c'est définitions de la rousse ou quelque chose where ok en général qu'est ce que ça veut dire le mo bad en des mots simples comme ça quand on parle adoré n'est- ce pas une divinité oui tout action qui nous rapproche de dieu encore une fois ça c'est pour' pratal oui l'amour, très bien, regarde je, je vais vous expliquer la ibadah d'une façon tout à fait différente c'est la même chose c est, c est, c est, le sens en tant que tel ne, ne change pas vous comprenez mais je vais vous l'expliquer d'une façon complètement différente avec des mots qu'on utilise de nos jours pour, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi, quoi la logique qui est derrière c'est parce que souvent on a tendance à connaître des choses par coeur sans, sans vraiment comprendre qu ce que ça veut dire l'être humain Est-ce que l'être humain, il aime être libre Est-ce que l'être humain aime être libre L'être humain, il aime être être libre. Laissez-moi tranquille. Je vais faire ce que je veux. Vous comprenez Le plus qu'on va te restreindre, le plus que, que tu vas te sentir en général, en général, gêné. Vous comprenez Donc, si tu vas sortir de cette salle, il va te dire, non, prends pas ce chemin. Celui que tu prends habituellement, ne sors pas par ici. Tu dois aller de l'autre côté. Un chemin qui est plus lent. Tu vas te sentir un peu... Un peu inconfortable avec ça. Donc, l'être humain, de par sa nature, il aime la liberté. Le plus de liberté qu'il puisse avoir, le plus qu'il qu'il l'aimerait. Ça, c'est de 1. Numéro 2. Est-ce que l'être humain peut avoir toute la liberté qu'il veut avoir Non. Est-ce que l'être humain, je parle pas ici, on parle déjà à à un niveau existentiel. Ça veut dire, dans les faits, je même pas parlé encore de la religion, ni, ni, ni rien du tout. Ça veut dire, est-ce que tout ce que tu aimerais faire dans ta vie, est-ce que tu peux le faire Hein Est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un être humain dans ce monde qui peut faire tout ce qu'il veut faire Impossible. Vous comprenez Soit que tu as des personnes plus fortes que toi, plus puissantes, plus riches, n'est-ce pas Tu as tes parents tu as, as toujours des restrictions depuis le jour où tu es né tu es né déjà avec des, avec des restrictions vous comprenez tu es né dans tel pays dans telle ville tes parents étaient trop riches ou bien trop pauvres vous comprenez tu dois avoir des restrictions n'est-ce pas tu as des problèmes de santé tu as telle chose tu as des dettes à rembourser vous comprenez euh, il y a des restrictions qui ne touchent pas aussi à nous simplement en tant que personne ça peut toucher à un groupe de personnes à une société vous comprenez une tragédie La météo, une tempête de neige, telle chose, telle chose, une crise économique. Plein de, plein de choses comme ça qui nous mettent des restrictions. Ça veut dire, le fait d'espérer et de demander et de vouloir avoir la liberté absolue, ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose qui est réaliste. Ce n'est pas quelque chose qui est réaliste. Et aussi, ce n'est pas vrai parce que l'être humain n'a pas besoin de toute la liberté de l'univers. Même si on va te permettre de tout faire, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas monter vers la lune Qu'est-ce que tu vas faire vous comprenez la liberté dont l'être humain il a besoin c'est une certaine liberté qui lui garantit ses droits sa dignité son respect son bien-être n'est-ce pas que ce soit que ce soit psychologique ainsi que physiologique et ainsi de suite Maintenant je répète le problème c'est quoi c'est qu'il va y avoir toujours quelque chose dans ce bamment qui va essayer de te prendre de ta de ta liberté Vous comprenez Je vous donne des exemples qui font partie de la réalité de tous les jours. Tu vis dans un contexte où il y a une crise d'emploi, il n'y a pas beaucoup d'emplois qui sont offerts. Et toi, tu as besoin d'argent. Tu as cherché, cherché, cherché. Après des mois, finalement, tu as trouvé un bon emploi. Alhamdoulilah, ça paye bien et ainsi de suite. Ça te permet de, de payer tes factures, de bien vivre et ainsi de suite. On va même te considérer comme étant quelqu'un qui est chanceux. Maintenant, ton employeur a un certain niveau donné. Une fois qu'il sait que toi, vraiment, tu aimes cet emploi, que tu travailles, ainsi de suite, qu'est-ce qu'il va commencer à faire Parfois, ce n'est pas toujours, mais ça peut exister, ça existe, n'est-ce pas Il va essayer de, com de commencer à prendre profit de toi, vous comprenez ?« Ah, est-ce que ça te gêne si ce soir, tu prends un peu de travail avec toi à la maison si ?»« Tu peux le faire, n'est-ce pas ?»« Je sais que tu es un peu occupé, tu as une famille, etc. »« Juste cette semaine, parce qu'on est un peu occupé, ainsi de suite. » et le lendemain, n'est-ce pas, et la semaine d'après, et telle chose, et telle chose, et toi, parfois, tu vas être gêné de demander, n'est-ce pas, d'être payé pour le temps supplémentaire, ou bien parce que tu sais que tu te trouves dans une position de, de faiblesse. Donc, lui, sachant qu'il a une position de force, il est en train de prendre de ta, de ta liberté. Vous comprenez Donc, dans cette vie du bas-monde, il y a toujours ces zones-là de liberté qui ne sont pas toujours fixes. Il y a toujours des gens qui poussent et toi tu repousses et d'autres qui poussent et les autres qui repoussent ça peut être quelqu'un aussi aussi aussi comme, comme à la mentionné aussi faible qu'un employeur ça peut être quelqu'un de beaucoup plus fort maintenant pourquoi est-ce qu'on parle de ça c'est parce que l'aribada c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit qu'il nous a créé pour qu'on l'adore l'adoration en islam c'est quoi c'est ta soumission à temps à ton créateur c'est que ta pleine soumission va être à Allah c'est que en islam on n'accepte pas que tu donnes ta pleine soumission à un autre être que ton, que ton créateur que Allah wa que tu sais par défaut à l'avance que quelqu'un quelque part va te prendre ta liberté vous comprenez une part de ta liberté que tu peux pas avoir toute la liberté de cet univers parce que tu n'es pas le seigneur de ce monde donc tu Celui à qui tu devrais donner cette part de ta pleine liberté qui va être prise de toi, malgré toi, c'est qui C'est ton créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui donnes partie de ta créature, tu vas dédier, tu vas sacrifier une partie de ta liberté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va se charger du reste. Il va te protéger du du mal des autres qui veulent prendre le reste de ta de ta liberté ce qu'on appelle le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on appelle la ibada d'Allah subhanahu wa ta'ala je sais que par exemple en tant que musulman tu veux faire quelque chose tu veux boire de l'alcool ulaya d'billah ça encore une fois il y a des personnes je sais pas y a des personnes peut-être ils veulent ils voudraient ça boire de l'alcool vous comprenez je sais pas pour quelle raison ils voudraient ça boire de l'alcool là il est tenté à le faire donc c'est une question de liberté mais une fois qu'il arrive aux limites qu'est-ce qu'il va dire ça c'est les limites d'Allah je peux pas les donc je vais sacrifier une partie de ma liberté pour Allah celui qui va contrôler ses limites de ta liberté où est-ce qu'elles sont définies c'est quelqu'un que tu es en train d'adorer d'une façon ou bien d'une autre et notre ibadah doit être seulement pour Allah c'est ce qu'on appelle ça veut dire le monothéisme de la divinité ça fait partie de notre croyance en Allah finalement, dernier point pour ce qui est de croire en Allah c'est quoi? c'est que on doit croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses attributs dans ses noms, comment est-ce qu'on connaît Allah subhanahu wa ta'ala maintenant? vous comprenez? première chose, on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a la perfection absolue qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a la, la perfection absolue qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est le plus riche le plus puissant le plus miséricordieux le plus généreux et ainsi de suite qu'il n'y a rien aucune information qui n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite donc on croit en la perfection absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas en qui croient en Dieu mais qui ne croient pas en en la connaissance, par exemple, absolue d'Allah subhanahu Je vais vous donner un exemple. L'autre fois, je parlais avec un frère. Je parlais avec un frère, il m'a dit, une fois, j'étais en train de débattre avec un athée. Il m'a dit, ton concept de croire en Dieu ne fait pas de sens. Pourquoi Parce que vous vous dites, ça c'est un athée arabe, en quelque sorte, ça veut dire qu'on un peu l'islam. Il a dit, parce que vous prétendez, vous les croyants, vous les musulmans, vous prétendez que Dieu, il sait tout. Que Dieu, il connaît, il connaît tout. Même ce que tu fais quand tu es tout seul. Vous comprenez Est-ce qu'on croit en ça Oui. Là où tu es si tu vas te cacher, tu vas éteindre les lumières, tu vas te cacher sous la table, dans une boîte, n'importe quelle chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ce que tu fais. Vous comprenez Il a dit que ça, c'est quelque chose qui était illogique. Qu'on peut pas s'imaginer d'une telle chose. Donc, pour lui croire en Dieu, Ça n'a pas de sens, c'est quelque chose qui est une rigolade. Ce frère là, il m'a dit subhanallah, pourquoi est-ce qu'il s'est rappelé de cette histoire Parce que c'est une histoire que ça fait ça fait quelque temps que ça s'est passé pour lui. Il m'a dit ces jours-ci en entendant dans les nouvelles, en suivant les nouvelles, et ainsi de suite, je me suis dit subhanallah. On en entend de nos jours, n'est-ce pas Chaque jour, il nous parle de ça dans chaque à chaque jour dans les nouvelles, n'est-ce pas Que les services secrets, n'est-ce pas, américains, ainsi de suite, ils sont capables, n'est-ce pas, de suivre en live, en direct comme ça, tout ce que fait presque toute personne dans le monde. Tant que tu as soit un cellulaire ou bien un ordinateur ou quelque chose comme ça, vous comprenez Même seulement avec parce que tu as un cellulaire dans ta poche, Là où tu marches, là où tu vas, il y a toujours signal téléphonique qui t'attrape. Ah, il est arrivé à, au centre-ville. Ah, il est arrivé à telle chose. Donc, en théorie, ils n'ont qu'à taper quelques, quelques commandes comme ça, ils vont savoir là où tu es. Si des créatures sont capables de savoir presque tout ce que tu fais, tant que tu fais telle ou bien telle chose, tu utilises un moyen technologique. Que dire d'Allah, subhanahu wa tabaraka ouais? vous comprenez donc nous on croit en islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a tous les attributs de la de la perfection de un de deux on croit aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala leysa kamithlihi shay'un il y' a rien il y' a personne il n'y a aucune créature, aucun être qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala qui est équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'un de ses attributs au plus il y a personne qui a toute la richesse Vous comprenez Il y a personne qui a la pleine générosité. Il n'y a personne qui a la pleine sagesse. Ça veut dire que tout ce qui est à part Allah subhanahu wa ta'ala est imparfait. Il peut être parfait dans un autre sens. Comme les prophètes, ils sont humainement parfaits. Ça veut dire par rapport aux êtres humains, dans leur foi, dans leur éthique, dans leur pratique, c'est des êtres qui sont parfaits. Vous comprenez Mais dans leur création, est-ce que les prophètes sont parfaits Non, parce que les prophètes aussi, ils tombent malades, vous comprenez Parfois ils sont tristes comme Allah subhanahu wa ta'ala dit n'est-ce pas dans le Coran le Karim mentionné dans plusieurs versets hatta idastay a sa rasul ainsi de suite parfois ils oublient ça veut dire un oubli humain qui ne touche pas à leur à leur message à leur révélation et ainsi de suite mais celui le seul qui est parfait dans tout c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est ensemble notre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr comme j'ai dit, on est en train de faire seulement des un survol. C'est pas pilier par pilier, on peut pas aller dans tous les détails, ça va nous faire des cours de plusieurs heures, on essaie seulement de faire un résumé. Jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair pour ce qui est de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala Est-ce qu'il y a des questions rapidement comme ça sur la croyance en Allah Très bien. Point numéro 2. On croit maintenant Deuxième pilier de la foi, c'est quoi C'est la croyance en les anges, qu'on appelle en arabe « Al-Malaikatu alayhimu salam » C'est qui les anges Les anges, c'est des êtres, des créatures très très nombreux, bien nombreuses, des créatures très très no no nombreuses par leur nombre qui dépassent de loin les êtres humains, c'est -ce pas Que subhanahu a créé à partir de lumières qui ne sont pas comparables aux êtres humains, ça veut dire c'est pas comme notre nature à nous. C'est pas c'est pas des êtres à la base qu'on peut voir parce qu'ils sont créés encore une fois à partir de lumière. Et ce qui les distingue le plus des êtres humains, c'est quoi C'est le fait que eux ils ne sont pas ne sont pas éprouvés par par, par le concept de ibada. Ils n'ont pas à devoir obéir à Allah ou bien s'ils vont désobéir, ils vont être punis par Allah subhanahu Les anges dans leur nature ne peuvent pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains ainsi que les djinns on va parler des djinns dans un moment pour qu'ils soient éprouvés dans cette vie du bas monde toutes les personnes là dehors à chaque jour là n'est-ce pas la télé qui crueille nuit et jour et dieu qu'est-ce qu'il a et dieu et moi la religion et moi telle chose moi telle chose n'est-ce pas Ces gens-là ahouanou al-khalqa al-Allahi azzawajal, vous comprenez Tous, Toutes ces personnes-là qui parlent de Dieu, qui insultent Dieu, nuit et jour à la télé, ainsi de suite, si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, au moins d'une seconde comme ça, au moins d'une seconde, le cœur de cette personne va s'arrêter, n'est-ce pas Elle va tomber, finie, vous comprenez Donc, la yu'udizou Allah azzawajal, il n'est rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'Allah le garde en vie Pourquoi est-ce qu'Allah le laisse parler Il le laisse insulter, écrier, faire du mal et ainsi de suite C'est parce que cette vie du bas monde est un test, c'est une épreuve. Vas-y, termine ton examen, n'est-ce pas Est-ce qu'un prof va venir lorsque tu es en train de faire un examen Il va te dire zéro dans cette réponse. Il va tourner, il fait le tour, il revient zéro. Non, il te laisse. Même s'il sait que tu es en train de faire une catastrophe, termine. À la fin, tu donnes ta copie, tu vas recevoir ta note. Vous comprenez Très ça dehors. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, les anges, il les a créés, ils ont une certaine nature où ils ne peuvent pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Et les anges, ils ont plusieurs spécialités, plusieurs domaines il y en a ceux par exemple qui sont responsables de nos actions à nous Allah subhanahu wa ta'ala à chacun d'entre nous il a toujours avec lui deux anges n'est-ce pas gauche et droite il y a quelqu'un qui écrit toutes les bonnes actions l'autre qui existe qui, qui va écrire toutes les toutes les mauvaises actions vous comprenez et il y a plein d'autres gens ça veut dire même quand tu es tout seul à la maison n'est-ce pas tu es dans un désert n'est-ce pas là où tu es Il y a peut-être des centaines, des milliers d'anges sans que nous, on ne, les, on ne puisse les voir. Et il y a plein de, plein de créatures comme ça, encore une fois. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est illogique. Il y a plein de créatures, vous comprenez, à travers cette salle maintenant. N'est-ce pas peut-être qu'il y a des, des millions de dollars qui sont en train d'être tra transférés, n'est-ce pas, d'une place à une autre. Avec un réseau, avec le Wi-Fi, etc. et des gens qui sont en train d'acheter, de vendre, n'est-ce pas Quelqu'un qui est en train, je ne sais pas moi, de voler une banque, quelqu'un, j'espère que non J'espère que c'est pas ici. Donc, il y a plein d'informations qui passent, des photos, des vidéos, etc. Mais nous, on peut pas, on peut ni les voir, ni, ni les toucher. Malgré qu'on sait, parce que c'est l'être humain, en quelque sorte, qui a généré cette information-là, que même lui ne peut pas voir directement. Ces anges-là, ils existent. Et ils sont partout, comme Allah les a créés, dans les cieux et dans et dans la terre. Tout ce qu'ils font, c'est... Bien sûr, de faire l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certains anges qu'on connaît leur nom. Comme qui, par exemple Le meilleur des anges, c'est l'ange Gabriel. Jibril, alayhi salam, c'est lui qui est responsable de l'ouahi, de la révélation. C'est lui qui communique avec les prophètes, qui leur ramène la révélation, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, Mikael, n'est-ce pas Et il y a quelques autres zoñchom et sarafil عليه et ainsi de suite et il y a par exemple malakoul que certains pensent que son nom c'est Izrail il n'y a pas de hadith là-dessus donc on l appelle Allah سبحانه الله nommé malakoul maut qul yatawafkum l'ange de la mort dans ça c'est ce qu'on appelle les anges en parlant des anges parfois les savants parlent aussi d'un autre aspect de notre croyance qui n'est pas si important que les anges mais c'est aussi quelque chose en quel on croit c'est quoi les djinns les djinns ça veut dire parfois on les appelle en français les les génies. les génies ou bien parfois les démons et ainsi de suite. C'est quoi al-djinns Encore une fois, des créatures que nous en général on peut pas voir. Eux ils nous voient. Des créatures qu'Allah subhanahu a créé à partir de feu. Ils ont été créés à partir à partir de feu. Ce qu'ils ont de semblable avec nous, c'est quoi C'est le fait qu'ils soient éprouvés comme nous. Je pense qu'une personne avait posé cette question la semaine dernière n'est-ce pas on avait répondu à la question me dit que oui il y avait de toutes les religions de toutes les couleurs parmi parmi les jeans et aussi ils en n'ce pas des laïques et ainsi de suite et des, et des débats et d'autres qui leur disent non tu peux pas pratiquer ta religion et sort d'ici ainsi de suite c'est exactement la même chose vous comprenez le plus est-ce que euh, la question numéro une Est-ce que tous les djinns sont mauvais Non. Ça c'est très très important. Est-ce que tous les djinns sont mauvais Non. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ Comme Allah subhanahu wa l'a dit. Parmi les djinns, il y a des croyants et parmi les djinns, il y a aussi des, des mécréants. Maintenant... Là ça va devenir un peu important, c'est vraiment, parce que je sais que les gens, n'est-ce pas, ça c'est des sujets qu'ils aiment beaucoup, mais il ne faut pas aussi entrer dans le sensationnalisme, il faut seulement prendre la croyance et laisser toutes les choses qui n'ont rien à voir avec, avec l'islam. Les anges, ou bien les djinns qui ne sont pas des croyants, qui sont des mécréants, comment est-ce qu'on les appelle Des shayatins, vous comprenez Ils appellent ça des des shayatins. Le pluriel de shaytan. Donc les gens habituellement quand ils vont dire ah c'est shaytan qui m'a fait penser à ça, à telle chose. Ils pensent que shaytan c'est quelqu'un. Non il y a des shayatines. Il y a peut-être des millions, peut-être des milliards. Ta Allah Ta'ala a'lam. C'est Allah Subh'Ata'a qui le sait. Mais il y a deux formes de shayatines. Il y a deux formes de shayatines. Il y a les shayatines dans leur nature qui sont des djinns. Il y a aussi des qui sont qui sont des êtres humains. Il y a des êtres humains qui sont des shaitans. C'est quoi un shaitan Un shaitan, c'est quelqu'un qui s'est dédié pour le mal. Fini. Vous comprenez Différence entre quelqu'un, il fait le mal, il va dire « Ah, je m'excuse, ah, c'est une erreur, ah, c'est pas ce qu'il m'a fait. » Shaitan, c'est quelqu'un, il a du plaisir. Sa mission dans la vie, c'est c'est d'aller à contresens du message d'Allah, subhanahu wa ta On appelle ça un shaitan de l'ins. Suivez-moi très très bien pour les deux prochaines minutes. Une formule une règle très très importante qu'on peut comprendre à travers le Coran et la Sunna du Prophète wa sallam, qui peut grandement grandement grandement vous faciliter la compréhension de plein de choses dans ce monde. De plein de choses dans, dans ce monde. C'est quoi cette règle C'est que regardez, il y a les djinns ici. Donc on a dit que parmi les shayatins il y a il y a les djinns. Le principal shaytan de les djinns il s'appelle comment le principal shaytan de Al-Din il s'appelle Iblis n'est-ce pas c'est lui qui est mentionné dans dans le Coran dans l'histoire de d'Adam du prophète Adam c'est lui qui a refusé de se prosterner devant devant, Ad, de, devant Adam n'est-ce pas par respect et qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala ou a kafar et ainsi de suite donc tout le problème initialement vient vient de lui tout le mal écoutez bien Tout le mal qui existe dans cet univers, dans cette vie, ça veut dire parmi les ins, les êtres humains, ainsi que les djinns, vient de lui. Quelqu'un a dit un mensonge, n'est-ce pas Quelqu'un a dit un mensonge, quelqu'un t'a dit un mensonge, quelqu'un a volé de l'argent, toute chose a comme origine lui. Vous comprenez Bien sûr, tout ça on va le voir, inshallah, tout à l'heure quand on va parler de l'Qadr. Tout ça aussi c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est lui qui est derrière tout ça. Vous comprenez c'est pas le seul responsable. Il y a une différence. Vous comprenez Regarde. <rire> c'est n'est pas vrai que je fais je fais, je fais je fais pas des choses comme ça, n'est-ce pas Je vais donner de l'argent. Okay Regarde, mon frère. Je te donne 100 dollars. Va voler l'argent de tel. N'est-ce pas Donc, j'ai un plus grand montant. Je te finance et tu vas tu vas faire un mal. Là, lui il va faire un mal à lui. Vous comprenez Lui, est-ce qu'il est responsable du mal qu'il vient de faire Oui Mais moi je suis le principal responsable. Donc quand on dit que c'est lui le responsable, c'est pas pour dire ah j'ai dit à Mansour, j'ai pas c'est pas moi, c'est Iblis. Vous comprenez On est responsable de de nos actions devant Allah Maintenant Iblis, remarquez très très bien, regardez très très bien comment est-ce que ça fonctionne. Iblis, il va envoyer son message, il a des il va inspirer. Vous comprenez ce ce qu'on appelle al-waswasa. Il a une mauvaise idée, un mauvais agenda, n'est-ce pas Quelque chose de mal qu'il veut faire propager. Il va envoyer ça à qui Les shayatin de des djinns. OK Ça veut dire les mécréants des djinns qui sont les soldats de Iblis et vont lui obéir. On a un hadith du prophète sallalahu alayhi wa sallam qui nous donne un très bel exemple que Iblis en permanence il a 130 qui se trouvent sur de l'eau quelque part dans ce monde et il reçoit en permanence ses soldats qui viennent lui faire des rapports n'est-ce pas Quel, quelqu'un qui vient de l'Asie, l'autre qui vient de l'Afrique l'autre qui vient de l'Amérique, de l'Europe tous les chayatins n'est-ce pas ils viennent en permanence à chaque jour pour lui faire un rapport moi voilà ce que j'ai fait « Je l'ai poussé, je l'ai poussé, il n'a pas fait sa prière. »« Moi, je l'ai poussé, je l'ai poussé, à pas fait telle chose. »« Moi, je l'ai poussé, il a volé de l'argent. » Et ainsi de suite. Et le shaitan, à chaque fois qu'il va recevoir, bien, Iblis, à chaque fois qu'il reçoit un shaitan comme ça, va dire « Ok, prochain, prochain, prochain. »« Jusqu'à ce qu'il arrive à un shaitan. » Qu'est-ce qu'il va lui dire à Iblis Il va dire « Moi, j'ai pris telle personne comme ça. » Je l'ai pas laissé tranquille jusqu'à ce qu'il a divorcé sa femme. Qu'est-ce que Iblis va lui dire <rire> C'est toi qui as fait l'excellent travail d'aujourd'hui. Vous comprenez Donc même les problèmes, n'est-ce pas, entre les personnes, les conflits, ainsi de suite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Qur'an. Maintenant pour continuer. Les djinns, est-ce qu'ils peuvent causer beaucoup de mal aux êtres humains eux-mêmes, tout seuls non en passant les djinns de par leurs créatures est-ce qu'ils sont forts ou faibles très très faibles je sais qu'il y a beaucoup de personnes pas, ils ont peur de l'jinns ah djinns ça fait peur euh, euh, n'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala si on va lire dans le Coran dans le al-jinns et ainsi de suite les djinns sont très très faibles les êtres humains sont beaucoup plus puissants que eux. qu'est-ce que les djinns vont utiliser bien sûr on parle toujours des des djinns qui sont mécréants pas des djinns qui sont croyants. Qu'est-ce que eux ils vont vont profiter de quoi De l'ignorance de certains de certains autres humains. Donc remarquez bien qu'est-ce qui va se passer ici. On a des textes qui nous indiquent qu'à un certain point donné il y a une certaine communication réelle qui va s'établir entre des djinns, shayatin del jin. Et entre des shayatins qui sont humains. Vous comprenez Il y a dans ce monde, c'est une vérité, on a des hadiths du prophète là-dessus, comme pour le pas les voyants, ceux qui prétendent qu connaître l'avenir et ainsi de suite, que à un certain moment donné, de la chaîne ici, il y a une communication réelle. Ça veut dire un djinn, il va parler avec un un être humain, que lui aussi c'est un shaytan de des êtres humains, et là il va, lui, il va lui passer quoi Le travail à faire. Voilà ce que tu dois faire. Telle, telle, telle, telle chose. En retour, qu'est-ce que tu demandes Je demande tel et tel et tel. Autre chose, n'est-ce pas Comme à la mentionner, comme dans ce qui est pour ce qui est des des voyants, n'est-ce pas Ceux qui prétendent connaître l'avenir. Va pas entrer dans cette histoire en détail, le hadith il est là et ainsi de suite, mais parfois celui quelqu'un va te dire regarde, n'importe -ce comme ceux qui font les, les cartes comme ça et la boule cristal, la boule magique et ainsi de suite. Toi tu lui payes de l'argent. Lui il va te donner une seule information qui est réelle. Demain, quelqu'un dans ta famille va avoir un accident. OK Et la semaine prochaine telle chose, toi tu vas oublier tout le reste, tu vas seulement te rappeler de l'accident. Demain en réalité, il y a eu un Il y a eu un accident, n'est-ce pas D'où est-ce qu'il a ramené cette information Il l'a ramené d'ici, quelque part ici. Travaille directement, lui travaille direct, vous comprenez Et qu'est-ce que le djinn lui demande à... en échange, selon vous Est-ce que le djinn a besoin de l'argent, par exemple Non. Oui. De ne plus croire en Allah, subhanahu wa ta'ala. « De croire en Iblis, n'est-ce pas ?»« À la place de croire en Allah, subhanу ta'ala. »« A a'had ilaykum, ya bani адама, alla ta'budou shaytan, innahu lakum adou moubin, wa an i'budouni hadha suratun mustaqim. »« C'est ça, c'est ça le seul objectif de Iblis dans, dans ce monde. »« Cherche pas se faire de l'argent, ni à devenir connu, ni que les gens l'aiment, ni rien du tout. »« Il veut seulement avoir le plein, le plus de personnes avec lui, en enfer que possible. » C'est tout ce que shaytan, iblis, il cherche. Maintenant, cet être humain, qu'est-ce qu'il va faire À sa place. À son à son tour. Qu'est-ce qu'il va faire Pas ça Un autre être humain. Et ainsi de suite. Vous comprenez Donc, à chaque fois que tu vois un mal, parfois le mal, c'est la waswasа aussi, parce que shaytan, il peut nous faire de la waswasа, ça veut dire, il nous fait des inspirations. Tu vas penser, c'est pas tu penses à quelque chose qui est mauvais Mais il peut pas vraiment t'ordonner. Il est en train de te donner des idées seulement. Soit toi tu crois Allah ou bien tu vas le suivre. Mais parfois, n'est-ce pas, il y a toute une chaîne de commandement De Iblis au prochain shaitan, au prochain shaitan. un certain moment donné, ça passe à un être humain et ainsi de suite. Jusqu'à ce que quelqu'un va le mettre en pratique. Il y avait des questions Oui. Là, il y a des questions. Ça, c'est passionnant. Je sais qu'à chaque fois que ça parle des dînes... Oui. Oui, regardez, le frère, il dit est-ce que Iblis, il peut faire la waswasa à l'être humain Oui, il peut faire la la waswasa à l'homme. La waswasa, ça veut dire c'est quoi le was, quand, quand on dit le waswas, mais char el waswas, hein, el khannas, la waswasa c'est une simple inspiration. C'est comme si c'est un être humain qui est devant toi, n'est-ce pas, et qui te parle. Eh, hey, pourquoi tu ne vas pas vo vo vo voler de l'argent Pourquoi tu ne vas pas faire telle chose Vous comprenez Ça c'est le chéytan de l'ins. Parfois, tu es tout seul et il y a quelqu'un qui te parle. Vous comprenez À l'intérieur de toi, t'entends pas une voix C'est un sens qui va à travers ton cœur. Ce qu'on appelle al-waswasa. Mais il ne peut pas t'ordonner, peut pas te dire, tu fais. Vous comprenez Sauf si toi, tu vas décider de lui obéir. Oui, Akhi. Est-ce que, Est que... Allahu'alam, je ne sais pas, je ne connais pas de texte là-dessus. Allahu'alam, peut-être. Oui, Akhi. Oui, les djinns croyants, il croient en Allah, il croit même en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui ont parlé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, font la prière et ainsi de suite. Oui. Oui. Oui, allez-y. Oui. Pas nécessairement, c'est pas nécessairement cette chose-là. Ce n'est pas toutes choses qu'ils peuvent connaître. C'est pour ça que les savants, ils ont mentionné qu'il y a des choses, selon certains savants, il y a des choses comme les intentions, selon certains savants, que même les anges ne les écrivent pas. Ils ne peuvent pas les connaître. Il y a des choses qui sont seulement dans ton cœur, que seulement Allah, il les connaît. Oui Comment est-ce que le djinn il fait pour savoir l'avenir Ça c'est comme on a dit, c'est une langue histoire le hadith il est long, je pas le mentionner en général. Mais ici c'est qu'Allah a le résumé, c'est qu'Allah a le résumé, il envoie une révélation. Quand il envoie une révélation aux anges qui descendent pour l'appliquer sur cette terre-là, le ciel il est pro protégé comme Allah a le dit dans le surat al-djinn. Mais Allah a fait en sorte qu'il y a des informations qui qui sortent. Vous comprenez Oui, est-ce que ça Oui, regardez. Juste pour ça parce que je sais que les questions sur Al-Jinn ne vont jamais se terminer, donc je préfère inchallah qu'on continue avec les autres piliers, à la fin inchallah on revient au Qissour et on va commencer avec les questions sur Al-Jinn inchallah pour ceux et celles qui les avaient inchallah. Donc maintenant, troisième pilier de la foi, c'est quoi en Islam De croire en wa li-l-kitabi wa de croire en tous les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala Le dernier étant le Coran. Al-Qur'an al-Karim. Quran Al Karim c'est le livre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais on croit aussi aux livres antérieurs comme par exemple l'Évangile al-Injil. Quoi d'autre Et L'Évangile, parce qu'il y a une personne qui m'a demandé cette question la semaine dernière, donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient aussi avoir la réponse. L'Évangile a été révélé à qui Isa, alayhis-salam, Jésus. La Torah a été révélée à Moussa, alayhis-salam. Moïse que la paix sur lui. Az-Zabour a été révélé à Musa, Ainsi de suite, il y a d'autres livres qu'on connaît pas, il y a d'autres livres que on connaît. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'on croit en ces livres-là On croit que ces livres-là ont déjà existé, qu'ils ont déjà été, été révélés. Ces livres-là, pour tous sauf le Coran, ils n'existent plus aujourd'hui dans leur version original qui a été révélé par Allah ça c'est pas seulement un fait religieux islamique, c'est un fait historique même un athée de nos jours qui connaît l'histoire qui connaît bien les religions, va vous dire la même chose va vous dire que, n'est-ce pas, que l'évangile la Torah n'existe plus dans leur version originale, ce qui existe c'est des traductions en général même les personnes spécialisées et qui croient en ces livres là vont vous dire que dans ces versions là il y a aussi des écrits d'êtres humains qui ont été ajoutés ainsi de suite c'est pour ça qu'il y a plus de raisons et ainsi de suite donc ça, ça c'est un fait qui est historique indiscutable. ce n'est pas un attaque qui vient des, une attaque qui vient des musulmans c'est quelque chose que toute personne qui connaît connaissait quoi les religions, leur histoire va vous dire ça que tous les autres livres n'est-ce pas n'existent pas dans leur version originale.qu pourquoi est ce qui n'existe plus dans la version originale? c'est parce que ces livres là, leur date d'application n'est-ce pas de suivi a expiré en quelque sorte Allah les a envoyés à des peuples précis pour un temps précis n'ont pas été envoyés, n'ont pas été révélés pour être suivis jusqu'à la fin des temps. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait que l'évangile soit préservé, que la Torah soit préservée, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait fait. Il peut tout faire, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a fait en sorte qu'il n'existe plus pour que personne ne dise aujourd'hui mais on a plusieurs livres de Dieu. Lequel qu'on va suivre Vous comprenez Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé l'existence de ces livres -là. Ce qui existe de nos jours, c'est des choses comme par exemple la Bible. La Bible est composée de, de deux choses. C'est quoi l'ancien testament et le oui. nouveau testament l'ancien testament c'est la torah de mousam n'est ce pas altéré pas dans sa version originale avec des ajouts des cris des, des, des, des, des, des écrits par des êtres humains ainsi de suite des mots de sagesse et ainsi de suite l'évangile ou bien le nouveau testament c'est quoi c'est les évangiles ça veut dire al inile encore une fois encore une fois dans leur version incomplète altéré non original avec des ajouts qu'on attribue soit aux apôtres de Isa alayhi salam n'est-ce pas, ou bien à d'autres personnes qui étaient après le temps de Isa alayhi salam, mais c'est certain qu'on n'a plus de livre de Dieu aujourd'hui parmi nous, sauf ce que nous on prétend que c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala on croit aussi fermement c'est Al-Qur'an Al-Karim, le Coran, n'est-ce pas qui a été le livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète alayhi salatu wa salam, qui va rester le livre de la guidée pour l'humanité jusqu'à jusqu'à la fin des temps. C'est le dernier des prophètes, il n'y a plus de message après, Al-Qur'an Al-Karim. Le Coran, il est préservé dans sa langue initiale, n'est-ce pas, en arabe, c'est pas une traduction, et il est préservé aussi dans ses lettres, initial Mots par mot, lettre par lettre, tous les musulmans du monde, n'est-ce pas Même avec les différentes sectes et croyances et ainsi de suite, s'entendent sur le message. Le message en tant que tel, la parole, elle est là, la parole d'Allah subhanahu wa ta'baraka wa C'est ça ce qu'on appelle croire en les livres. Donc là, tout comme les anges, la croyance en les livres, c'est l'un des piliers de la foi. Si quelqu'un va dire, moi je, moi je suis un musulman, je fais la prière, etc., Je crois pas que quelque chose qui s'appelle l'évangile a déjà existé. Ça n'existe pas ça, ça l'évangile. Est-ce que lui les musulmans auprès d'Allah Si on va lui expliquer, lui dire mais attends, si on regarde ce que le Coran dit il dit non, je refuse moi. Ça c'est pas un musulman, c'est pas un croyant. N'est-ce pas on peut pas prier derrière lui ça vient on n'est pas halal, n'est-ce pas il Peut faire la, la la prière la nuit et le jour, fait une sadaqa, ça importe peu. parce que c'est l'un des piliers de la foi. Prochain pilier le quatrième, c'est quoi Croire en Les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un prophète, nabi, il y a un messager qui est rasoul. La différence entre les prophètes et les messagers, passant selon un, un certain hadith, il y aurait eu environ 124 000 prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala aux différents peuples depuis le temps d'Adam alayhi salam. Parmi eux, il y a environ 315 de messagers. Ça veut dire, les messagers c'est l'élite des Des prophètes. La différence entre un prophète et un messager, c'est qu'un messager, il vient avec un message complet qui est nouveau. Nouvelle juridiction et ainsi de suite, des règles et ainsi de suite. Un prophète, il vient pour faire revivre, pour appeler les gens au dernier message d'un messager, d'un rassoul qui a été envoyé avant lui. Vous comprenez Et on croit, nous, en tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on connaît. Il y a d'autres qu'on connaît pas. On ne pas. « Minhum man qasasna alayku wa minhum man lam Allez, s'il y a eu 124 000, on ne peut pas connaître les noms de 124 000 prophètes. Ça nous dépasse. On peut pas avoir un livre saint qui nous détaille les noms de 124 000 prophètes. Vous comprenez Mais ceux qu'on connaît, on doit croire en eux. On doit croire en eux. Et on croit que les prophètes, les messagers, c'est des êtres humains. Ce n'est pas, pas des êtres divins. c'est pas les fils de Dieu, n'est-ce pas C'est pas la famille de Dieu, ni rien du tout. c'est des êtres humains que Allah subhanahu wa ta'ala les a les a choisis comme les savants ils disent la prophétie être prophète c'est pas quelque chose que tu peux acquérir ça veut dire que tu ne peux pas faire beaucoup de prières comme ça tu vas dire Dieu oh Allah fais de moi un prophète ça fonctionne pas comme ça c'est Allah qui les choisit comprenez quelqu'un il ne savait pas qu'il allait être prophète et Allah lui révèle mais ça c'était le dernier prophète c'est Mohamed qui pourrait nous donner le nom de certains des prophètes et messagers en général Les cinq principaux, commençons par les cinq principaux. Hein On a déjà parlé de ça plusieurs fois, révision. Les cinq principaux. Nuh, alayhi salam, Noé, Alayhi Noé. Abraham, Ibrahim Alayhi Salam. Moussa, Moïse Alayhi salam, Issa, Jésus Alayhi salam, fils de Marie et Mohammed allahu Ça, c'est le plus haut des niveaux des prophètes. Il y a d'autres prophètes, n'est-ce pas Daoud, David -salam, Lut, Plusieurs prophètes qui ont été mentionnés dans le Coran et la Sunna du prophète. Donc, la même chose ici. On doit croire en tous les prophètes. Si quelqu'un ne croit pas en un seul des prophètes, est-ce qu'il est musulman après ça Dis-moi, je crois pas en quelqu'un qui s'appelle Moïse ou bien qui s'appelle Jésus, bien qui s'appelle David alayhi salam. dit "Regarde, c'est dans le Coran et cetera." Dis "Non non, je crois pas en ce prophète-là." Ce qui va être musulman et croyant Non. Innalladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi C'est ça Quelqu'un qui a mes croyances, ça veut dire tu dois croire en tous les prophètes d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu as une question Oui. Je sais que les les ils ont des détails sur cette question, ça fait longtemps que je l'ai lu, je me rappelle pas en détail. Allah wa'lam. Je je vais plus conseiller, je vais réviser insha'Allah et je te ramène la la fois prochaine. On a parlé rapidement des bonnes djinns. La raison pour laquelle j'ai détaillé sur les mauvais djinns, c'était sur la question de shaitan. C'est parce que plusieurs personnes comprennent pas c'est quoi un shaitan. Des questions sur les prophètes, les messagers Rapidement. Oui. Je sais pas. -al. D'autres questions oui Ok, La différence encore une fois entre un prophète et un messager. Si vous parlez de la différence dans la définition en tant que telle, c'est comme on l'a dit. Un messager il vient avec tout un nouveau une nouvelle législation. Vous, vous comprenez parfois il y a des, des différences dans les, dans les législations. Vous comprenez un prophète il vient pour appeler au dernier message qui a été, révélé avant lui. Maintenant, comment on distingue si lui était prophète ou bien messager Ça, c'est comme Allah le nom S'il est nommé dans le Coran Rasoul, si le prophète nous a dit que c'était un messager, on l'appelle messager. Si c'est connu que c'était un prophète, on l'appelle prophète. c'est pas quelque chose qu'on peut détecter par nous-mêmes. Il a échoué sa mission. Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que on peut dire qu'un messager ou bien prophète a échoué sa mission Non, pourquoi Regardez. C'est parce que la, le, la mesure, la mesure du succès dans la da'wa, dans l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une mesure, c'est pas comme dans le commerce. Vous comprenez C'est pas avec les chiffres. C'est pas avec le nombre de personnes qui te suivent. C'est avec la véracité de de ton intention, la précision de ton travail, vous comprenez C'est ça ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime c'est pour ça le jour dernier le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le jour dernier certains prophètes vont venir vont avoir zéro personne derrière eux imaginez pas c'est pas c'est pas moi qui fais la halaqa lukam c'est un prophète imaginez un prophète vit toute sa vie il nuit et jour fait des cours il donne des rappels il y a personne qui a cru en lui pendant des années est ce qu'on dit que lui il a échoué à, à son travail non il a plus de succès que nous tous ici c'est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala donc ici Le succès est dans l'effort, c'est pas dans c'est pas dans le nombre de personnes parce que la guidée elle est entre les mains d'Allah Subhanahu pas entre nos mains. Oui. Oui, tout messager est un prophète, mais c'est pas tout prophète qui est messager. Être un messager, c'est nécessairement être un prophète et pas le contraire. Oui, dernière question avant de passer au prochain. Oui. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort s'il vous plaît Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallalahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète, c'est ça Ouais. طيب. Regardez, pour ce genre de questions, ça c'est des questions qui sont reliées à al à l'invisible. Vous comprenez Donc c'est pas des choses qui sont qui sont comprises par notre propre notre propre logique. Vous comprenez Allah azza wa jalla yu'salu amma yaf'al wa Allah a décidé que le prophète Mohammed soit le dernier prophète. Parce que relativement, on se trouve le plus proche de la fin du monde. Vous comprenez C'est presque fini. C'est pour ça le prophète a dit Il a dit « Moi, ainsi que la fin du temps, le jour dernier, on a été envoyé comme ça. Comme ce doigt et cet autre doigt. C'est tellement la, la distance entre les deux est tellement est tellement courte, il dit le prophète elle m'a presque devancé, ça veut dire le jour dernier presque arrivé avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa a été envoyé il y a de cela 14 siècles, mais 14 siècles comparé à l'ancienne histoire de l'humanité, ce n'est ce n'est rien du tout, de façon qui est relative, ça veut dire ce qu'Allah nous a garanti, c'est quoi, c'est la la préservation du livre du prophète sallallahu alayhi wa ainsi que la du message sa tradition la sunna du prophète la religion aujourd'hui elle est préservée il y a personne qui peut changer la religion c'est allah qui va la préserver jusqu'au jour dernier on n'a plus besoin de de prophète ni de messager prochain prochain pilier inshallah ta'ala le cinquième pilier c'est quoi 5e le jour du jugement al iman bil yawm C'est quoi l'Imane Bilyawm al-Akhir Tous les êtres humains s'entendent qu'ils soient athèques, croyants, mécréants, ça n'importe peu. Tous les êtres humains s'entendent qu'il y a une réalité dans cette création qui est la mort. « Kullu nafsin dha iqatou » Ça c'est l'une des composantes de la, de la foi que tu n'as pas à faire la dawa là-dessus, n'est-ce pas, convaincre quelqu'un de ça. La mort, même un athée il croit en la mort. Tout le monde va mourir. La grande question qui se pose c'est quoi Qu'est-ce qui va arriver après la mort Qu'est-ce qui va arriver après la mort Est-ce que c'est une question qui est intéressante à se poser ou non Que diriez-vous de quelqu'un qui vous dites qu'est-ce qu'il va avoir après la Il va dire je sais pas, c'est pas vraiment important. Mais si je dais me mes demander la question, n'est-ce pas bon, On va voir, je vais mourir, on va voir. C'est -ce pas C'est comme ça que les gens y répondent de nos jours. Parce que c'est quand même quelque chose de grand, c'est sérieux là, tu vas mourir, tu vas aller où après ça vous Comprenez Ben je sais pas, on va voir, on va mourir. N'est-ce pas Imaginez si la même personne, la même personne Vous êtes à l'université, va vous demander c'est votre collègue par exemple, il croit pas en Dieu, il croit pas au sport, à la vie. De... Il va vous demander cette question, va te dire "Bon, qu'est-ce que tu c'est c'est quoi, c'est quoi, n'est-ce pas, c'est quoi ton plan de carrière Qu'est-ce que tu espères faire après après tes études Je sais pas moi. Je sais pas vraiment. On va voir quand je vais finir mes études, n'est-ce pas eh Bien, ton superviseur en te fait n'est-ce pas une entrevue d'embauche. Quelles sont qu quelles sont vos perspectives de carrière. Qu'est-ce que vous espérez faire, n'est-ce pas Comment est-ce que vous on, on veut voir toi est-ce que comment dis tu n'est-ce pas, you fit Est-ce que est-ce que c'est ta place ici, vous comprenez Je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment pensé moi, pas vraiment pensé. Ne est pas Est-ce qu'on va te prendre au sérieux Est-ce qu'on va vraiment te prendre en considération comme quelqu'un qui est sérieux, n'est-ce pas, qui veut avancer dans sa vie, que moi je peux recruter, n'est-ce pas, il va me ramener quelque chose de nouveau, non Ça veut dire que toi tu es, es quelqu'un, n'est-ce pas c'est de la nonchalance intellectuelle en quelque sorte. Vous comprenez Ici, c'est la même chose. Tu vas mourir, tu le sais, mais tu t'es jamais demandé de questions, tu n'as jamais cherché à savoir qu'est-ce qui va se passer après la mort. Et la mort, en plus de ça, la mort peut arriver à n'importe quel moment. c'est pas comme, au moins, si tu avais quelque chose de garanti, on va te dire, bon, tu vas, tu, tu vas vivre jusqu'à 100 ans. On pourrait comprendre que quelqu'un va te dire, bon, je vais vivre jusqu'à 99 ans, la dernière année, je vais me consacrer pour comprendre Qu'est-ce qu'il y a après la mort Là tu ne sais pas. Tu peux mourir maintenant, ce soir, demain, dans son temps Allah tout a'lam. Nous, en Islam, nous avons la réponse. C'est que après la mort, c'est là où le sérieux va commencer. Vous comprenez Cette vie du bas monde, ce n'est qu'une introduction, c'est même pas le premier épisode. Vous comprenez Pourquoi Parce que c'est l'examen, c'est le test. Qala kam labithtum fil ard adad sinin? Qalu labithna يَوْمَنْ أو بَعْضَ يَوْمٍ فَسْأَلِي الْعَادِّينَ Le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'a va demander à ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala « Combien de temps vous avez passé sur cette terre ?» Ils ont dit « Ben, ça semble être un jour, quelques jours comme ça. C'est tellement passé rapidement, comparé au jour dernier. يَوْمْ كَانَ مِقْدَرُهُ خَمْسُونَ أَلْفَسَنَا أَوْ « Ou comme قال الله subhanahu wa ta'ala, comme قال النبي عليه الصلاة والسلام, je me rappelle pas exactement du du euh, de la valeur exacte. Mais, ici, ce qui importe, c'est quoi C'est que nous, on croit qu'après la mort, une fois qu'on va mourir, est-ce que la mort, première chose, est-ce qu'on perçoit la mort, nous, en islam, comme étant la disparition complète Est-ce que quand tu meurs, tu disparais Non. La mort, le sens, la définition de la mort en islam, c'est une séparation entre le corps et l'âme. Et nous avons un signe comparable à la mort qu'Allah nous a donné dans cette vie du bas-monde, qui est quoi Le sommeil, vous comprenez, ça s'appelle la mort inférieure, la mort mineure. C'est quoi C'est une séparation temporaire, partielle, entre le corps et et là Vous comprenez Lors du sommeil, l'expérience est misée sur sur ton âme, pas sur ton corps. Vous, vous comprenez Parce que l'être humain, il est fait d'une âme et d'un corps. Et l'essentiel d'un autre humain, ce n'est pas son corps. Le corps n'est qu'un porteur, c'est le véhicule. La réalité de l'être humain, c'est son âme. Ce n'est pas son corps. Celui qui cherche dans cette vie du, du bas monde, n'est-ce pas, qu'à manger, à boire, à être en santé, faire des muscles, n'est-ce pas, perdre du poids, etc. Et en train de prendre en charge de son véhicule sans se prendre en charge lui-même. L'essentiel, c'est quoi C'est la nourriture de, de l'âme, le bien-être de l'âme. Vous comprenez Donc, c'est ça la chose la plus importante. Maintenant, à notre mort, qu'est-ce qui va se passer Le corps va disparaître. On va le mettre sous la terre. Après quelques jours, après quelques semaines, quelques années, il va devenir en... C'est des ruines, c'est de la poussière. Vous comprenez Et l'âme va aller dans un monde qu'on appelle le monde intermédiaire. Hayatul Barzakh. Rappelez-vous bien, cette vie du bas monde, ce n'est que le début. Après ça, c'est le monde intermédiaire. C'est entre l'examen et l'annonce des résultats. Vous comprenez Celui qui avait bien travaillé, bien étudié, l'a donné les bonnes, n'est-ce pas Les bonnes réponses, il sait que machallah, ça semble être très très bien. Lui, qu'est-ce qu'il fait il est tellement excité. Vous comprenez Il attend le jour que les résultats soient annoncés, n'est-ce pas La graduation, comme on appelle ça, de nos jours, etc. Il est en train d'attendre ça. Celui qui a fait un massacre, il attend les résultats, n'est-ce pas Il est en train de souffrir, déjà avant de voir les résultats, vous comprenez Et le jour où il va voir Phil, le F, comme ça, c'est la grande souffrance. Mais la vraie grande souffrance, est celle de l'au-delà. La vie intermédiaire dans la tombe, c'est là où chacun d'entre nous va aller en attendant le jour dernier. Il y a d'autres personnes qui sont en train de marcher sur cette terre, qui vivent, d'autres personnes qui naissent, d'autres qui meurent. On est tous sous la terre, vous comprenez, avec les milliards de personnes mortes avant nous. Certains qui vont avoir les délices de la tombe, un paradis mineur en quelque sorte, versant près-paradis, le grand paradis auprès d'Allah et d'autres aussi qui vont avoir les souffrances et tout ça, ça porte sur l'âme parce que le corps n'existe pas jusqu'au jour où Allah va déclarer la fin de ce monde Allah va faire tourner tout ce monde-là tout cet univers, il va être en ruine, il va plus exister en quelques instants, peut-être même pas une seconde, wallah ta'ala a'lam. Inna ma qawluhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala en un seul ordre tout cet univers va disparaître. Et après ça, Allah subhanahu va dire, n'est-ce pas Qui est le roi Qui est le seigneur de cet univers N'est-ce pas Personne ne va répondre. Il y a aucune créature qui va répondre que tout le monde est mort, même les anges vont mourir en passant. Même les anges vont mourir Et après ça, Allah subhanahu wa ta'ala va faire à nos jours la résurrection. Là où toutes les personnes, Allah subhanahu wa ta'ala va recréer la terre, les cieux ainsi de suite. Et là, toute personne va renaître. Allah subhanahu wa ta'ala va rassembler notre corps, chacun d'entre nous. La poussière, notre corps qui était en poussière, va être rassemblé et il va être remarié avec son son âme qui était à lui dans dans cette vie du bas monde. Et là, ça va être le jour dernier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui était croyant, la première condition bien sûr, et qui avait plus de bonnes actions que de mauvaises actions, فَاُولَٰئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ فَا مَنْفَقُلَتْ مَوَزِنُهُ فَاُولَٰئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ Ils vont au paradis. Ceux qui croyaient en Allah qui y avait de mauvaises actions plus que les bonnes actions, eux, ils méritent une punisseur en enfer pour être purifiés de leurs péchés avant d'être envoyé après ça au? au paradis. Une fois qu'ils vont être purifiés de leurs péchés, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala décide de pardonner à certains d'entre eux, certains Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner, il va entrer au paradis sans l'enfer. Mais ceux qui n'avaient pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, « Man kafara billahi azza wa jalla », lui va aller en enfer ou l'hiyad billahi pour l'éternité. Une fois que tous les croyants vont sortir du paradis, ou bien de, de, de, de l'enfer, n'est-ce pas, même ceux qui avaient fait de grands péchés, ainsi de suite, plus de mauvaises actions que de bonnes actions, mais qui étaient des croyants, des, qui croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, ses prophètes, ses messagers, ainsi de suite, Une fois que tous les croyants vont sortir de l'enfer, ils vont entrer au paradis, là ça va être l'éternité. Les portes de l'enfer, les portes du paradis, tout va être fermé pour toujours, pour l'éternité. Et là, comme le prophète nous a informé dans le hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala va ramener, n'est-ce pas, il va envoyer un mouton qui va être envoyé, n'est-ce pas, qui va être sacrifié devant les gens du paradis et devant les gens de de l'enfer et ce moutant là c'est quoi exactement c'est la mort c'est le mort ça veut dire il y aura plus de mort il y aura plus de de mort c'est l'éternité là où tu es soit au paradis qu'Allah se prend à face de nous des gens du paradis ou bien en enfer et j'aimerais mentionner rapidement aussi un point avant de passer finalement au qadar que pour ce qui est de la fin des temps aussi avant que ce monde-là ne disparaisse avant le jour dernier c'est Allah subhanahu wa ta'ala envoie aussi des des signes précurseurs, vous comprenez Les signes de la fin des temps. On a les signes mineurs, les signes mineurs dont, dont plusieurs se sont déjà réalisés, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé Et après ça il va avoir les signes majeurs, comme quoi, quels sont les signes majeurs Certains des signes majeurs de la fin des temps. Les signes majeurs, ça veut dire quelque chose qui va complètement bouleverser cette vie du bas-monde. Il n'y a personne qui va dire, ah, je ne l'ai pas remarqué vraiment. C'est quelque chose, hein L'antéchrist d'Ajjal, le retour de De Isa, alayhi salam, de Jésus sur cette, sur cette terre, parce qu'il n'est pas encore mort. Il va revenir, vive. Hein Le soleil qui va venir, n'est-ce pas qui va venir de l'ouest, n'est-ce pas Il va sortir de l'ouest, et ainsi de suite, et après ça, ça va être bien sûr la, la fin des temps. Rapidement, on va passer au Qadar, après ça, on prend toutes les questions, inchallah. le Qadar maintenant, la prédestination, le destin, c'est quoi Sixième pilier, dernier pilier de la foi, c'est quoi C'est de croire, un, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes choses, toutes choses qui s'est passé, toute chose qui se passe et toute chose qui va se passer dans tous ces détails Allah subhanahu wa ta'ala a même une feuille qui descend de son arbre n'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala il il la connaît vous comprenez il sait qu'Allah subhanahu sait que cette feuille là elle descend n'est-ce pas à telle date à telle seconde etc elle est descendue n'est-ce pas elle a fait telle trajectoire elle est tombée ça c'est écrit c'est écrit pour l'éternité Est-ce que vous savez c'est combien d'informations ça Est-ce que vous, vous rendez compte c'est combien d'informations ou non Vous voulez savoir ce que c'est combien d'informations tout ça Est-ce que est ce que tout le monde croit en ça Que Allah subhata sait toute chose Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire que Allah subhata sait toute chose Si vous voulez savoir c'est quoi la faiblesse de l'être humain En revenant encore une fois, j'ai parlé de ça tout à l'heure n'est-ce pas le sujet de l'actualité parle de ça à chaque jour les gens de la NSA qui surveillent tout ce que les êtres humains ils font et ainsi de suite une fois je lisais un article sur ça je pense c'était sur euh, soit de New York Times ou quelque chose comme ça ça fait quelques semaines comme ça quelque chose de très intéressant ils ont dit subhanallah avec tout ce pouvoir qu'ils ont pour récolter l'information sur toute personne tout toute toute tout, la Chine en Russie tout ce que le monde ils font toi tu rentres un texte l'autre il a écrit un texte toute chose ils ont dit C'est beaucoup d'informations mais l'un des grands problèmes des plus grands problèmes qu'ils ont vous savez c'est quoi stocker ces informations Ils peuvent pas les garder pendant toutes ces informations là pendant plus deun mois environ c'est trop d'informations vous comprenez ça c'est la plus grande puissance parmi les êtres humains n'est- ce pas qui ne peut pas avec tous ces avec des milliards qui ne peut pas stocker les informations d'internet seulement du téléphone pendant plus qu'un mois que dire maintenant des informations n'est-ce pas tout ce que toi tu dis à l'extérieur tu parles avec ton ami tu as mangé telle chose tu as dépensé tu as acheté n'est-ce pas tu pensé à telle chose toutes les créatures les animaux etc. cetera fikitab tout ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala écrit dans un livre donc Allah azza wa jalla il est C'est pour ça Allah subhanahu wa son nom c'est Al-Alim. C'est pas Al-Alim, c'est pas le connaisseur, c'est Al-Alim. C'est le yani le plus suprême de la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala il connaît. Donc de 1 connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala il connaît toutes choses, qu'il sait toutes choses. Et de deux, comprendre aussi et croire que Allah subhanahu wa ta'ala rien n'arrive dans cet univers que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez On est venu à la halqa aujourd'hui par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu ne voulait pas que tu arrives aussi aujourd'hui que tu viennes à la halqa même si tu as dit wallahi et par Allah je vais dépenser tout mon argent et tout ce que j'ai je vais ramener tous mes amis pour m'aider ainsi de suite pour que je vienne à la halqa aujourd'hui et tu vas pas venir à la halqa. Vous comprenez Tout est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui n'annule pas pour autant notre notre volonté. Allah subhanahu nous a accordé aussi une volonté Наспалиман ша'аминкум айя стақим Вама таша'уна illа айя ша'аллаху Раббул ааламин Mais notre volonté est soumise À la volonté d'Allah Et pour ceux Pour finir Pour ceux Et celles Que шейтан Pourrait vous dire Ah puisque tout n'arrive Que par la volonté d'Allah Alors si tu fais le mal C'est pas ta faute N'est-ce pas Ça c'est pas vrai On a répondu à ça Plusieurs fois Parce qu'Allah Si tu es sincère S'il sait que tu veux Faire le bien Il va te donner La capacité de le faire et même s'il va pas te donner la capacité de faire qu'est-ce qu'il va te, te donner la récompense pour ton intention même si tu n'as pas fait la bonne action en tant que tel. Es. Est-ce que c'est clair C'est bon Bien sûr, il y a des détails à tout ça, le qadar, n'est-ce pas L'écriture, le takdir que tout a été créé que tout a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala avant ans avant la création des cieux et de la terre. On peut parler de chacun des piliers pendant des heures, mais notre but c'était seulement et tout simplement de faire résumé de la bien de la croyance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est-ce qu'il y a des questions maintenant on va recommencer encore une fois oui Comment est-ce que les, les trois qui Les trois princes. Ah, طيب. Bon, ça c'est un hadith sur les sur n'est pas les signes de la fin des temps, Allahu alam. Ça je me rappelle pas. Ça, il faut, faut faire une recherche, réviser, revenir au versant du hadith et ici suite Ça je ne sais pas de tête comme ça, Allahu alem. Pour la première question qui était sur le, le paradis, oui, on appelle ça « al-Shafa'a ». Al-Shafa'a, l'intercession. Le jour dernier, va avoir des créatures, les prophètes, les anges, n'est ce pas les gens pieux, qui pourraient intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour certains de leurs proches. Quand par exemple, un père pieux, un père pieux qui est au paradis pourrait demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire sortir Son enfant, son enfant qui était bien qu'il est en enfer mais bien sûr ça c'est sous certaines conditions qu'on ne va pas détailler vous comprenez il faut que ce soit un croyant qu'il a fait du mal et ainsi de suite et c'est pas toujours garanti n'est-ce pas وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى C est pas comme Allah سبحانه dit dans le Coran donc c'est quelque chose qui est sujette encore une fois à la volonté d'Allah سبحانه وتعالى c'est pas tout celui qui voudra intercéder qui va intercéder et Allah là c'est si Allah accepte l'intercession que la personne peut-être Allah سبحانه accepter l'intercession pour une personne 5 10 70 il y a pas il y a pas de limite à ma connaissance na'am bon plusieurs questions on va essayer de prendre un frère un frère un soeur. oui, oui vas-y Attends, on va on va commencer, on va finir avec la croyance, après ça on passe aux autres questions. OK. Oui, il y a une question Ah ouais, je disais que des gens avec des qui vont quoi Ils vont avoir de moins de qui refusent de Oui, très très bonne question. Oui, excellente question. Oui, il va y avoir des gens, n'est-ce pas, qui ont fait des mauvaises actions et ainsi de suite, Allah subhanahu va les purifier de leurs mauvaises actions par le châtiment de l'attente. Ça veut dire quand ils vont arriver le jour dernier, ils vont pas entrer en enfer. Non. Oui. Vous réalisez. Très La sœur, elle dit pourquoi est-ce que le concept de Tawhid, du monothéisme, il est divisé en trois catégories Est-ce que c'était lors du temps du prophète sallalahu alayhi wa Non, c'était pas lors du temps du prophète sallalahu et la classification qu'on a mentionnée n'est pas obligatoire. c'est que Elle fait pas partie de la croyance en tant que telle. C'est ce qu'on appelle une classification académique pour faire comprendre les choses. Ça veut dire, si on va dire à quelqu'un, ce que tu connais, c'est quoi les trois ca, ca, catégories du tawhid, va dire, non, je connais pas. On va pas lui dire, ah, tu es, es un polythéiste, tu connais pas le tawhid. L'important, c'est ce qui comprend le sens en tant que tel. Vous comprenez L'important, après ça, donc, regardez. On a... On va mettre, on va dire, cette bouteille ici, ok On veut parler, on va dire, le sujet aujourd'hui, c'est cette bouteille. On va parler de cette bouteille, ok Donc, le cours, c'est cette bouteille. Donc, Tant qu'on s'entend, on touche sur comprendre c'est quoi cette bouteille, comment est-ce qu'elle est conçue, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Après ça, ça importe peu. Après ça, vous pouvez avoir un professeur qui va arriver, qui va dire, bon, on va diviser le cours aujourd'hui en cinq sections. L'autre, il va dire, on va le diviser en dix sections. Une sur le bouchon, l'autre sur le, le, le texte qui est ici. Ça importe peu. Donc, que quelqu'un dise il y a deux catégories de tawhid, 3, 4 il y a différentes classifications que les savants ils utilisent. C'est seulement pour des fins académiques, Tant que la personne comprend tout ce qui est à l'intérieur du tawhid et elle y croit. Oui, Akhé. Il m'a posé une question. J'ai pas eu la partie de la réponse. Il m'a dit que si Allah connaît tout, c'est tout, alors il sait si quelqu'un va aller en enfer, en paradis. Alors pourquoi il ne fait pas ça Le frère, il dit, quelqu'un m'a posé cette question, il dit c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout à l'avant. Ça veut dire il sait qu'est ce qui va aller au paradis, qui va aller En enfer. Oui, ça c'est vrai. Alors, il dit mais pourquoi est-ce qu'Allah Subhanahu nous a créé à l'avance nous a demandé de faire des actions et ainsi de suite De un parce qu'il y a personne de nous qui connaît ce qui va aller au paradis, ce qui va aller en enfer. Vous comprenez Donc cette excuse en tant que telle ne fonctionne pas parce que qu'un certain va te dire bon, moi si je vais aller en enfer déjà Allah il le sait. alors. Si je vais aller au paradis, Allah il le sait. Donc tant qu'Allah Subhanahu il le sait, bon, c'est pas vraiment ma faute. Je vais faire la, je fais pas la prière, n'est-ce pas Je vais, je vais faire le haram, je fais telle chose, telle chose. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le sait. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas assumé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sait que tu vas aller au paradis. Alors fais les meilleurs accents de celles des gens du paradis. Vous comprenez Allah subhanahu wa ta'ala ne nous juge pas selon sa connaissance. S'il vous plaît. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous juge pas selon sa connaissance parce que, ce, parce que déjà nous on considère ça comme étant... Injuste. Vous comprenez Imagine si je, si je vais te juger, moi. Bon, je dis, par exemple, un professeur d'école, ok va dire, bon, toi, pas, pas vraiment toi, toi, tu viens jamais au cours, prends jamais de notes, tu comprends rien de rien du tout, etc. Ce n'est même pas la peine que tu viennes à l'examen. Échec et ne viens pas à l'examen. Vous comprenez Est-ce que ça, c'est juste Non. Je l'ai jugé selon Ma connaissance, vous comprenez Non, il faut que je le juge selon ses actions. Fais l'examen, après ça tu vas prendre un échec. وَلِلَّهِ تَعْلَى الْمَثَلُ الْاَعْلَى Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous juger le jour dernier selon nos actions, pas selon sa connaissance. Oui Euh, oui, est-ce que les djinns peuvent posséder l'être humain Oui, les djinns peuvent posséder les êtres humains comme dans des versets du de Qur'an, comme c'est plus clair encore dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme c'est aussi quelque chose qui est prouvé par la vérité et par la réalité à des personnes qui ont de l'expérience, ça se pas, dans la ruqie avec les djinns et ainsi de suite. Et ils ont très très bien expérimenté cette chose-là. Mais encore une fois, il faut pas abuser, vous comprenez L'islam, toujours il faut prendre ce genre de choses qui font partie de l'algaïb avec... Le juste milieu qui est dans le Qur'an et dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa Parce qu'il y a des gens, « Mon fils réussit, j'ai déjà, déjà entendu parler ça. Mon fils échoue tous ses examens. Il n'étudie pas bien, etc. » C'est certain que c'est à cause de l'aïl, de la magie, de telle chose, de, de, de, pas, de, de djinn, de telle chose. Il veut enlever la responsabilité. la mais, mais ton fils, il est toujours en train de jouer dehors. Alors, ton fils, il rentre à chaque nuit à 4h du matin avec avec ses amis dehors, etc. Pourquoi tu veux mettre ça sur le dos de l'jinn Vous comprenez Et de l'autre côté, il y a des personnes aussi qui ne croient pas en la possession. Et ça aussi, c'est contraire au texte du Qur'an et la sunnah du prophète Salah. Oui, vas-y. Euh, taille, le hadith en tant que tel avec ses paroles n'est pas un hadith qui est authentique mais un, un hadith du prophète sallam, qui a dit un homme il a dit il fa inda qala, ça veut dire oui le paradis il est devant ou bien sous les pieds des mères des mamans en quelque sorte le sens c'est ça le sens c'est que en général Si tu réussis, bien sûr, si tu fais tes obligations de l'islam et ainsi de suite, et que tu réussis à satisfaire à ta mère, à être un enfant qui est pieux, qui respecte sa mère, qui lui obéit, ainsi de suite, Inch'Allah, tu vas entrer au paradis à travers ta mère et ton obéissance pour ta mère, Inch'Allah. Tant que l'obéissance, bien sûr, n'est pas dans le haram, et la désobéissance d'Allah, subhanahu oui Oui, allez -y. si on voit les djinn je ne sais pas alam, je sais pas s'il y a de texte, un texte dans le Coran ni dans la sunna du prophète ça je ne sais pas alam. Euh, question d'un frère après ça on reprend de ça oui oui très bonne question le frère dit on peut avoir des, des hassanats des bonnes des récompenses pour nos bonnes, pour, pour nos bonnes intentions est-ce qu'on peut être puni par Allah avoir des CIF pour nos mauvaises intentions, la réponse c'est que oui tant que l'intention elle était ferme tu comprends différencier entre ouest-ouest du shaitan et entre une intention ouest-ouest c'est des idées qui te passent par la tête tu dis a'udu billah, staghfirullah la mauvaise intention c'est quelque chose à laquelle tu vas tu vas tenir, tu comprends comme quelqu'un va avoir l'intention ferme d'aller voler une maison. Tu comprends Là, dès qu'il arrive devant la maison, il a tout préparé son plan et ainsi de suite. Trouve comme ça, par le qadar, il y a une voiture de police qui est stationnée juste devant la maison. Il va dire, ah, ça n'a pas fonctionné, je reviens chez moi. Est-ce qu'il va avoir C.I.A. auprès d'Allah Oui. Parce qu'il avait l'intention ferme, il a décidé. Vous comprenez Non si S'il l'a mieux, je pense va avoir a annulé pour Allah S'il l'a annulé Comme dans une version du hadith Si quelqu'un avait l'intention de faire un mal Puis après ça il va dire Non non je le fais pas J'annule mes plans S'il a annulé ses plans par crainte d'Allah Il va avoir une hasana ici Oui une bonne action oui C'est dans le corps dans lequel... Oui, c'est exactement ça. C'est dans lequel, le corps dans lequel on est mort. Allah va rassembler le même corps qu'on a vu dans cette vie du bas monde. Même si quand, une fois que la personne va être au paradis ou bien en enfer, il y a des textes qui indiquent que le corps va être différent, bien sûr. Beaucoup plus grand et ainsi de suite. Oui. Oui, Arhé. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'emotion de liberté par rapport à... tu parles de la croyance à Allah, de que tu as parlé de la liberté, et on peut là-dessus Est Ce que tu peux okay, tu Allah, Oui. Tu tu de... toi, peu oui, c'est parce que regarde mon frère. La définition de l'adoration, de l'Ibada, c'est quoi C'est le max, c'est l'absolu de la soumission avec l'absolu de l'amour. Pas la soumission parce que tu es contraint. Parfois, tu es, es soumis parce que tu es contraint. Tu comprends Un prisonnier, par exemple, il est, il est soumis de façon absolue parce qu'il est contraint. On va lui dire, tu sors à telle heure. Marcher, tu reviens après une demi-heure. Tu manges à telle heure. Il n'a pas de choix. c'est pas Il le fait pas par amour. L'adoration, la ibadah, c'est, tu, tu vas mettre ta liberté, tu vas la mettre sous le contrôle d'un être. Et par amour, tu le fais par amour. Tout ce qu'il va me demander de faire, je l'accepte. Vous comprenez C'est ça le sens de l'ibadat. C'est pour ça qu'on doit la laisser seulement pour Allah. Non. Il y avait une question là-bas. Oui. C'est quoi l'espérance de vie de Al-Djinn Je ne sais, sais même pas c'est quoi l'espérance de vie moyenne au Canada. 79 ans pour les hommes et... Masha Allah, il connaissait connaissait cours par cœur. Oui. Une chose si si. Oui. J'ai on sait tout ce qui casse le mal en ce mois de Ramadan, ils sont tous attachés il y a quand même des magars, il y a une hécatombation mort. Alors, durant le mois du Ramadan, le frère il dit sachant que les djinns sont attachés, comme dans le hadith du prophète صلى comment se fait-il qu'il encore qu'il y a encore du mal De un, selon certains savants, ils disent que le fait qu'ils soient attachés n'annule pas en plein leur influence. Tu comprends Ça c'est de 1 De deux, regardez, je répète encore une fois. Les djinns c'est un système, c'est tout un système construit par, construit par le shaytan. Les shayatins de l'djinns, vous comprenez Un système ne va pas complètement disparaître parce que quelqu'un va prendre des vacances. Vous comprenez Ça fonctionne, ça c'est de 1 De deux, Allah nous a éprouvé aussi avec quelque chose à l'intérieur qui est notre nefs. C'est le nefs « Ammaratoubi » « Celui qui s'est habitué à toujours obéir au shaitan dans telle chose, même si le shaitan va partir en vacances, il va le laisser, il va continuer le travail par, par lui-même. » comprenez ?« Et il y a aussi shayat ins, n'est-ce pas, que tu vois toujours, chaque matin, chaque soir, tu les entends, tu les vois ainsi dessus suite. » Non. Oui Les shaitans, non, c'est pas qu'ils sont sous forme d'esprit ou bien sous forme humaine. Regardez, je vais réexpliquer ça d'une façon différente. Un shaytan, ce pas une créature différente. Ce c'est pas, pas un type de créature, vous comprenez Les créatures, c'est soit les êtres humains ou bien les djinns. Il y a d'autres créatures, les anges, etc. Ce n'est pas dans notre thème ici. Les créatures, c'est soit des djinns créés en feu ou bien des êtres humains créés à partir d'argile qui vient de d'Adam. Maintenant, un shaytan, c'est pas un type différent de créature Un shaytan, c'est tout simplement quelqu'un qui appelle à la voie de l'enfer. Vous comprenez S'il est un shaytan qui fait partie du djinn, il y a des djinn qui s'appellent des shaytans. Ça, c'est les principaux. Mais Allah subhanahu nous dit dans le Coran aussi que il y a des shaytans qui sont des êtres humains. Un être humain qui appelle en permanence au chemin de l'enfer, on appelle un shaytan. C'est clair C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّن شَيَعَتِينَ الْجِنِّ Allah Subhatan nous mentionne déjà ce qu'on a mentionné ici Qu'il y a en quelque sorte, n'est-ce pas, une chaîne de commandement Entre les shayatins Quelqu'un passe le message, passe au prochain, passe au prochain Après ça, ça passe d'un dina à un être humain Là, passe au prochain shayatan humain, humain, humain, ainsi de suite Et là, il va causer un certain dégâts là ou bien là C'est bon Oui, Akhir Est-ce que les djinn subissent le west, west sous une certaine façon Oui, comme on l'a dit, Allah s'pattі يُحِي بَعْضُهُمْ إِلَا بَعْضٍ زُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا Maintenant, la façon détaillée, ça, on le sait pas. Allahu a'ala. Oui. Na'm, après ça, revient, frère, là-bas. Oui. Avant la prière, des questions sur la, la croyance. Inch'Allah, après ça, on va revenir. Il avait sur au dos et toi sur la prière. oui Est-ce que tous les malaïка, sont parfaits Oui. Tout ce qu'Allah a dit, لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَارَهُمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Encore une fois, on parle ici de la perfection dans le sens de l'obéissance à Allah. Pas la perfection au sens de la force absolue. Parce que la force absolue n'existe pas. La force absolue, elle est pour Allah. Et même les anges parmi eux, entre eux, ils sont des degrés. C'est pas, pas tous qu'ils sont sur le même degré de force et de puissance. Non. Oui, Est-ce que les djinns peuvent influencer Les rêves, les rêves Oui c'est parce que le prophète Nous a dit qu'il y a des rêves Qui viennent du shaitan Donc shaitan ça veut dire Shaitan al-djinn Est-ce que les shayatins Peuvent venir des croyants des... de... ah, Est-ce que les shayatins Peuvent devenir des croyants Pour ce qu'il y ait des êtres humains, oui. C'est parce qu'il y a des shayatins qui étaient des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se sont convertis à l'islam. Pour ce qui est des djinns, je sais que les djinns, les shaytan qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'en passant j'ai oublié de mentionner ça. Chacun d'entre nous, tout comme il a des anges qui le suivent, il a aussi un un djinns consacré à lui. Un djinns de shaytan qui est consacré à toi. Vous comprenez Il a ton nom, ton adresse, etc. Son travail en permanence avec toi. Et le jour dernier va venir auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec toi. Vous comprenez Ce, Celui qui était avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est converti à l'islam, comme le prophète, sallallahu alayhi nous a dit, s'est converti à la foi. Pour les autres, je ne sais pas. Allahu alayhi Question tout à fait derrière, oui Juste parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, le shaitan peut prendre l'aspect de la majorité, à la base le shaitan, oui, peut prendre la forme, n'est-ce pas, le visage d'une créature que nous connaissons dans cette vie du bas monde et venir avec son visage dans le rêve. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que le shaitan ne prend pas sa, sa forme à lui. Il est impossible qu'on voit un shaitan si on a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, akhi. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à Faqalay les êtres humains et les djinns. Est-ce qu'il y a des prophètes parmi les djinns Je ne sais pas. Oui. Oui, allez-y. Oui. Ah, la sœur a fait une sœur, frère. Oui. Après ça, on revient à toi, inch'Allah. Est-ce qu'ils sont différents Comment ça <rire> Est-ce qu'ils peuvent être un petit peu moins posséder La règle générale, écoutez bien, la règle générale c'est que oui, les djinns peuvent posséder certains certains animaux, peuvent venir sous la forme de certains animaux. Maintenant les détails, est-ce que ça peut s'appliquer pour les chats et tout, je ne sais pas. Ala. Oui, reviens-toi. Croyance ou pas croyance Question sur la croyance ou sur la pratique de la prière La croyance, toi dedans, là. Non. Non. non, on peut pas dire que quelqu'un qui fait pas la prière est pire que Shaitan. Pourquoi Parce que de un, Shaitan, c'est le pire des pires des kafirines qui puisse exister. Aslul Kofur. On vient de dire que tout le, celui qui fait pas la prière, regardez, celui qui fait pas la prière... Le jour dernier, il va, il va venir avec ce péché extrêmement dangereux sur, sur son épaule. Et le shaitan va venir aussi porter le, la même, le même équivalent avec lui. Vous comprenez il va prendre la même chose que lui. Donc, quand quelqu'un fait pas la prière, ça l'éloigne grandement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ça rapproche Iblis encore plus de l'enfer. Vous comprenez Ça intensifie son aveb en enfer. Et malgré que l'histoire qui est mentionnée, Qu'on connaît tout ce qui est le fait que qu'Iblis, il a refusé de se prosterner devant Adam a.s. Mais en réalité, il a refusé aussi de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que la ce c'est pas seulement la prosternation physique, c'est aussi la prosternation qui est la soumission, comme on vient de l'expliquer. C'est ça le sens de l'Islam. L'Islam, c'est la soumission à Dieu. Tous les malillahi azza wa jallam. Exactement ça. Oui, exactement. Barakallahu Oui, c'est ça, comme le frère il a dit, n'est-ce pas Quand on parle aussi de la ibadah, n'est-ce pas La ibadah, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, quand on fait ce qu'Allah subhanahu wa demande de faire et ainsi de suite. Et ça inclut aussi le fait de se tourner vers Allah subhanahu de demander quand on a besoin de quelque chose, faire le dua, demander d'Allah subhanahu demander seulement d'Allah subhanahu wa ne pas se tourner à d'autres créatures ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie de la question de la ibadah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, oui est-ce que est-ce qu'on peut faire une roquille sur un non musulman oui à ma connaissance comme dans le hadith n'est-ce pas de surat al-fatihah quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé certains de ses compagnons ont fait une roquille sur un homme qui n'était pas musulman euh, qui n'a pas encore posé de question tu as posé toi tout à l'heure non vous avez dû en apprendre non pas lui lui allez vas-y Fadda طيب ici ce qui m'intéresse n'est pas de répondre à cette question précisément n'est-ce pas c'est de répondre encore plus large le frère il dit pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa a créé Iblis sachant que il sait que Iblis il était un il allait devenir un mécréant vous comprenez première chose Allah subhanahu a créé Iblis pour une raison li hikmatin pour une sagesse Une sagesse, chikmah, ça veut dire c'est pas quelque chose qui sert à rien, vous comprenez C'est quelque chose qui est derrière. Quand, quand, tu, vas, quand tu vas rouler de, de, dehors dans la, dans la rue, n'est-ce pas Tu passes par une rue, tu vas trouver un stop, signe stop, comme ça. La rue d'après, il y a un feu rouge. Pourquoi est-ce que dans l'une, il y a un stop, et dans le deuxième, il y a un feu rouge Est-ce que c'est quelque chose comme ça aléatoire Quelqu'un avait du goût, il a dit, bon, ici on va mettre un stop, prochaine, bon, ils on va mettre un feu ici. Est-ce que vous croyez en ça Peut-être la majorité des personnes, normalement, du moins a priori. Pourquoi on va dire, bon, ça c'est un gouvernement, c'est la municipalité, donc c'est des gens spécialisés, ils ont fait leurs études, etc. Ils ont leur raison pourquoi ils ont fait ça. Vous comprenez Donc, on croit une certaine sagesse derrière ça. وَلِلَّهِ تَعَلَى الْمَثَلُ الْاَعْلَى Nous, on croit que tout ce qui arrive dans cet univers, tout ce qui est décrité par Allah, ça a une sagesse qui est ultime. Donc la création de Iblis Je ne va pas entrer en détail parce que les savants comme l'imam Ibn Qayyim ils ont parlé de la hikma derrière la création de Iblis, c'est un peu compliqué parce que la question en tant que telle est compliquée déjà ça va prendre du temps donc on ne veut pas y répondre maintenant mais ce qui m'intéresse c'est quoi c'est qu'on doit tous comprendre et on doit tous se rappeler d'une chose très très importante que tout ce qui est du monde de l'invisible existentiel, n'est-ce pas question existentielle qu'est-ce qu'on dit on dit Allah Ta'ala اعلم لا يسالون عما يفعل on n'interroge pas Allah sur toute chose je dis pas que tu es en train d'interroger Allah tu poses seulement une question mais ici on est en train de donner une réponse générale que quand Allah nous explique par lui-même pourquoi telle est l'état de chose a été faite on y croit Quand Allah ne nous donne pas de réponse, on dit « bon, Allah a voulu que ce soit comme ça et ça va être comme ça ». Vous savez pourquoi C'est parce que si tu vas ouvrir, parce que ça c'est un chemin du shaitan lui-même, vous comprenez Ça va jamais en finir, jusqu'au point tu vas te dire « bon, pourquoi a voulu que, pourquoi est-ce qu'Allah a voulu me créer moi ?» Et pourquoi est-ce qu'Allah a créé l'humanité déjà Pourquoi est-ce qu'Allah a créé la Terre et l'univers, etc. Il a créé le, le paradis et l'enfer, vous comprenez Ça va plus jamais se terminer. Et c'est comme si on est en train de demander à Allah de nous expliquer tout. Ce n'est pas quelque chose qu'on ose faire, vous comprenez Même devant des êtres humains comme nous. Sincèrement, sincèrement, dites-moi, je, je vous demande pas à vous, je parle de la majorité des personnes que vous connaissez dans ce monde. Quand un policier arrête une personne, il va dire, bon... Tu as dépassé la limite, c'est écrit 50. Tu étais en train de conduire à 62. Tolérance de 10 par exemple, tu es en train de conduire à 62. Combien de personnes ont déjà le simple courage, sachant que ce c'est pas un crime, c'est rien de mauvais, de dire "Eh hey, monsieur, mais celui qui a mis 50 là, qui lui a dit de mettre 50 Pourquoi est-ce qu'il a décidé Pourquoi est-ce qu'il a pas mis 60, C'est quoi la logique qui est derrière Moi, j'aimerais comprendre. La majorité des personnes, même un avocat qui connaît ses droits, n'est-ce pas, va même pas risquer de parler comme ça. Vous comprenez Bon, j'ai eu un ticket, je vais le prendre et c'est comme ça. Vous comprenez Donc, même à l'échelle de la création, on ne on ne pense même pas parfois à remettre en question toutes choses. Pourquoi Tu as fait telle chose pourquoi, Et pourquoi Et pourquoi pourquoi telle chose, pourquoi telle chose On accepte ça, vous comprenez Donc, quand ça vient de l'être suprême de notre créateur Subhana wa Ta'ala, c'est lui qui possède tout. Et c'est lui qui a tout créé. Ce n'est pas, pas un partenaire comme nous qui est une créature qu'on peut lui demander des comptes. Et hey mon frère, pourquoi tu t'es assis ici toi Pourquoi tu n'es pas assis Ça, on peut le faire entre nous et entre créatures. Vous comprenez Mais Allah Azza wa Jal la yus alu amma ya fahal. Trois dernières questions, incha'Allah. On va terminer, incha'Allah, parce que sinon ça va... Oui. Quand on donne une sadaqa au nom d'une personne décédée, c'est ça Ce que ça va faire, c'est que la, le adr, la récompense pour cette sadaqa... J'ai construit une mosquée, mais je le fais par exemple pour mon grand-père qui est décédé, rahimahullah, n'est-ce pas Allah, s'il était croyant, bien sûr avec cette condition-là, va lui donner la récompense pour avoir construit une mosquée. Vous comprenez La logique, l'une des logiques, encore une fois, on ne peut pas tout connaître, toutes les sagesses, mais l'une des sagesses derrière ça c'est que si moi j'ai été tellement tenté de faire une telle chose ça veut dire que c'est certain que cette personne a fait quelque chose de de bien vous comprenez mon grand-père il m'a enseigné des choses bonnes m'a enseigné la religion autre... c'est pour ça que j'ai eu cette réaction là que je veux du bien pour lui donc Allah subhanahu wa ta'ala pour le récompenser il a laissé quelqu'un derrière lui qui va continuer à faire des bonnes actions et lui offrir ça Oui, je sais eux ils sont acceptés des des, des, des trois de la limite des trois ça c'est les, les dernières questions char oui oui Oui. Pour ce qui est des trois, à ma connaissance, probablement le premier, peut-être, Wallahu alam, peut-être il y a quelqu'un de avant ça, c'est l'un des savants de l'Ahmad, l'Imam Ibn Battah al-Ukbar, c'est lui, à ma connaissance, qui est le premier à avoir parlé des trois catégories de tawhid. Peut-être qu'il a eu d'autres avant lui, Wallahu ta'ala. Oui Pour ses proches croyants ou pas croyants Non Ah, musulman parlant très clair, n'est-ce pas? <machana> ma kana lin-nabi wal ladina amanu ma'ahu ay yastaghfiru lil mushrikeena walaw kanu uli qurbah min ba'di qui croyaient qu'il y avait le tawheed dans leur cœur, ne pas vraiment, n'est-ce pas, que Jésus était le fils de Dieu, etc. Mais ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour les guider vers la religion, etc. Dans ce bas monde, on ne connaît pas ça. Dans nos deux-là, peut-être qu'auprès d'Allah, ils étaient des muwahidines qui sont morts sur la fitra, n'est-ce pas, que le jour dernier, ils vont avoir des règles différentes. Peut-être l'intercession, peut-être Allah. Ça, on peut pas y répondre. Nous, on connaît les limites qu'Allah nous a donné dans cette vie du bas monde. Non. Oui, Non. Non. non, non, parce que quelqu'un, regarde, nous en prie selon ce qu'on voit, qui pour un croyant, quelqu'un qui est mort sur le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, seulement, parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la permission de prier pour ses parents, et il n'a pas pu le faire, alayhi sallatu wa sallam. Il Hein Non, penser un une pensée humaine, c'est normal, c'est quelque chose que tu peux pas tu peux pas te di, di, dissocier de ça. On parle ici de la prière, c'est différent de la pensée. Penser c'est un sentiment qui est humain, c'est quelque chose qui est qui est normal, inshallah. Bon, on va s'arrêter inshallah ceux qui ont des questions, après inshallah on va juste répondre aux deux frères ici. Attends, non, c'est pas fini, seulement les deux frères qui avaient j'avais promis que ce soit pour la fin. Odo. Oui. Euh, oui, tu peux réutiliser l'eau Selon beaucoup d'ulamains Même il y a, même s'il y a certains ulama Qui ont dit que l'eau utilisée pour l'eau d'eau Ne peut pas être réutilisée Mais à ma connaissance Ça n'a pas de délire sur ça Oui Oui, si tu vas plonger à l'intérieur d'un lac Avec l'intention de faire le rousse N'est-ce pas Pour sortir du khilaf Aussi tu vas laver ta bouche Et ton nez ne serait-ce qu'une seule fois as fait ton rousse Oui, Akhir Non, ça c'est la façon précise, regardez, la façon précise de prier avec laquelle le prophète sallalahu alayhi wa sallam priait si on essaye de limiter exactement comme le fait que les orteils soient face à la qibla pas comme ça, c'est -ce pas comme parfait des personnes qui prient ou bien comme ça, n'est-ce pas Les orteils face à la qibla comme ça, ça c'est la perfection de la prière, Si quelqu'un prie pas comme ça, la prière est valide quand. Ta zakum Allahu ta'ala khairan. Субханака Аллахум ва бихамдик ашхаду ан ла илха илля астагфірука